Radio. Fun Radio. International et la connexion. Kiss God. Uh. Youssef est dans la maison. Devin. Vive à ta big time. Les filles faites bouger la fête. fais bouger la fête et la tête de tous les garçons. Chez uh. les faites bouger la fête. fais bouger la fête et la tête de tous les garçons. Faday night women on way too long. I just remember. I woke You know that girl really turned me on C'est biki, j'ai la fiste. Murphan est aussi dans la place, merci de vous rêver avec nous, vous êtes sur Fun Radio. Ben sur vandenboard.be, je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenboard Oui, très contente. radio, bon réveil, on s'informe ce mercredi 27 juillet 2016 avec Jean-François salut Jeff Bonjour Anto, bonjour à tous, l'un des deux agresseurs djihadistes du prêtre assassiné dans son église hier dans le nord-ouest de la France a été formellement identifié, originaire de la région a été commis l'attentat, Adèle Kermiche avait tenté à deux reprises de se rendre en Syrie en 2015, il avait été interpellé une première fois en mars 2015 en Allemagne alors qu'il tentait de se rendre en Syrie remis à la France, il avait alors été inculpé une première fois, mis par la suite en détention jusqu'en mars 2016, il avait ensuite était placée sous contrôle judiciaire sous surveillance électronique. L'un des assaillants tués lors de l'intervention des forces de police s'était lancé vers elle au cri d'Allah Akbar. Les deux individus avaient fait éruption hier matin dans l'église de saint étienne de rouvray au moment de la messe frappant mortellement le prêtre à l'arme blanche. Cet attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Aux états unis Hillary Clinton a été officiellement désignée par ses pairs comme candidate démocrate à la Maison Blanche lors de la deuxième journée de la convention du parti à Philadelphie. Après avoir obtenu le soutien de la majorité des délégués, elle a été nominée à par acclamation après les demandes de suspension de la procédure de décompte des votes par son rival Bernie Sanders. Il a -entre donc dans l'histoire comme la première femme désignée par un grand parti pour concourir à la présidence des états unis Une centaine de célébrités de la musique et d'Hollywood ont pendant ce temps-là signé une pétition appelant un à s'unir contre la haine en votant pour empêcher le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump d'accéder à la Maison Blanche. Chez nous, l'annonce par le ministre de la Mobilité François Bello d'un investissement d'un milliard d'euros, principalement pour les infrastructures de la SNCB permettra à la Flandre de réaliser un véritable hold-up, selon le président de Défi, Olivier Maguin. Pour lui, il est inéquitable de réserver 60% du milliard annoncé des investissements à mener en région flamande, alors que le solde de cette enveloppe soit de 400 millions d'euros, ne permettra même pas de financer le projet du RER en Wallonie. A ses yeux, la Flandre se sert donc deux fois. La Wallonie se retrouve à la portion congrue, alors qu'en raison de sa configuration géographique, les coûts d'équipement sont proportionnellement plus élevés, toujours selon Olivier Maguin. Une fois que la Flandre aura été servie. Elle demandera à la, la régionalisation des chemins de fer et la Wallonie sera larguée avec des infrastructures vétustes et incomplètes. En sport, en football, Anderlecht a mené deux fois au score à Rostov, mais il s'est fait rejoindre à chaque fois pour concéder un nul plutôt logique. Si Annie avait mis les siens en position idéale pour son premier match officiel avec les Mauves, les Russes ont rapidement égalisé. Le scénario s'est répété après la pause, avec un très joli but de Tillemans, suivi d'un pénalty bêtement concédé par Steven Defour, nouveau capitaine. Si ce résultat de 2-2 n'est pas forcément rassurant défensivement, Anderlecht repart néanmoins de Russie, avec un résultat assez positif avant le retour prévu mercredi prochain au stade Constant-Vandenstock. Un petit mot court de tennis pour vous dire que blessé au genou Roger Federer a annoncé hier son forfait pour les Jeux olympiques mettant ainsi un terme à sa saison. Il n'avait plus joué depuis sa demi-finale perdue à Wimbledon. La médaille d'or olympique en simple est le seul titre qui manque à l'impressionnant palmarès de Roger Federer. Battu par Andy Murray en finale des Jeux de Londres il y a 4 ans, le Suisse avait décroché la médaille d'or du double messieurs en duo avec Stan Wawrinka aux Jeux de Pékin, c'était en 2008. Fun Radio. Dans quelques secondes, côté Sandandenslore, c'est Alex Godino et Yunick que je vous cale. Juste avant, Jean-François, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette journée du mercredi Eh bien, pas de bonne nouvelle puisque la pluie devrait progressivement faire son retour dans le courant de la journée un peu partout. Les températures vont encore aussi entre 19 et 21 degrés en Ardennes et en bord de mer et entre 22 et 23 degrés dans les autres régions. Et puis, ce temps instable devrait nous accompagner malheureusement pendant les prochains jours avec quelques éclaircies seulement pendant le week-end. Il faudra attendre mardi prochain seulement pour le retour du bon temps. Eh bien, on va essayer d'oublier ça dans la suite avec du bon Sandenslore et de la bonne hum... Merci Jeff. Euh, prochain rendez-vous d'info à 6h30. C'est tout de suite, c'est le son Dance Floor dans Summer Fun avec Face et Afrojack. Femme. Fun Radio. Les soldes XXL, la qualité et le service Créfell Vite, plus que quelques jours pour en profiter. Créfell. Les meilleurs prix, service non prix. Fun, c'est du son Dance floor. et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio lot to see you smiling why you try to hide it don't you know you've got it all I know when you're gone, you' gone do you think you live like you want I know when you' gone you're just looking for a little sign of love i say, hey would you come with me i say hey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 Merci d'être à coup de avec Fun 6h08 Dans quelques secondes C'est Unique qui arrive yeah. Elle le temps pour nous d'ouvrir les yeux Et de se dire bonjour Gilles est avec nous Comment ça va Gilles Très très bien Mais écoute on démarre cette journée ensemble Coralie on lui fait des gros bisous Mais elle est malade malheureusement Déjà oh, hier Donc on espère qu'elle ira y mieux On lui fait des gros gros bisous Jean-François est également là aux infos Bonjour. Rebonjour, oh, Jean-François et puis euh, Étienne est là aussi à la réalisation. Comment ça va Étienne Ben, ça va très bien. Toi quoi. qui découvres le micro de fun, vu qu'on n'a jamais entendu ta voix sur un mois. Et donc, depuis quelques jours, tu viens en renfort auprès de nous. En tout cas, les garçons, encore une émission masculine aujourd'hui. Ça va très bien se passer, vous allez voir. On va s'amuser on va parler des surnoms aujourd'hui, Gilles. Et mon petit Gilou, mon petit Bertie et mon petit Jeff. On a tous des petits surnoms assez <rire> chelous. On va en parler tout au long de la journée. Mais juste avant, comme chaque matin, c'est toujours sympa de faire un petit tour du côté de l'éphéméride. Parce que finalement, c'est le petit truc qui donne une petite info pour avoir l'air intelligent. La machine à café, c'est l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et Jean-François, on commence en ce mercredi 20. 27 juillet 2016. Nous sommes le 209e jour de l'année 2016. Déjà et puis, on fête les Nathalie. Hier, on fêtait beaucoup de prénoms. Mais aujourd'hui, donc c'est bonne fête juste à toutes les Nathalie. Mmh. Mais il y en a beaucoup. Moi, personnellement, je connais beaucoup. Eh bien, bonne fête à vous. Et puis, au niveau des anniversaires, il y, y a beaucoup d'anniversaires aujourd'hui, mais <rire> pas de gens vraiment euh, connus. Le seul plutôt connu que j'ai trouvé, c'est un acteur français, euh, Grégoire Collin, ah, qui ouais, fête oui. ses 41 ans. Et puis, par contre, Bourville, s'il un... mmh. était encore parmi nous, parce que malheureusement, il n'est plus là, il aurait fêté ses 99 ans aujourd'hui. Oh, pas mal, quand même. Eh bien, on peut lui faire un petit clin d'œil à Bourville qu'on embrasse aussi, de là où il est, bisous Bourville Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale je sais pas, j'avais envie C'est ma, euh, ma petite positivité du matin La journée mondiale aujourd'hui, c'est la journée mondiale du fonio. Est-ce que tu connais Gilles, le fonio le f... Non, du tout Non Jean-François, tu connais euh, Non, je connais parce que grâce à Google mais... Eh <rire> <rire> bien, le fonio, c'est une céréale très connue euh, Pas très connue, pardon Qui est une céréale d'Afrique, elle est blanche Et donc, on appelle ça un peu la céréale mineure, si tu veux C'est-à-dire qu'elle n'est pas prioritaire, c'est pas la plus grande des céréales okay. Et on peut la comparer d'un point de vue nutritionnel Toi Gilles, qui est un peu sur tout ça au riz, en fait, simplement Ok, d'accord c'est une Zurelle qui vient d'Afrique et ça a été créé donc cette journée mondiale en 2010 Jean-François pour quelle raison Mais pour euh, fêter le fonio Pour fêter le fonio C'est une bonne répartie que tu as ce matin <rire> Vous voyez la bonne humeur nous en part déjà ce matin il est 6h10 vous êtes sur Fon Radio et on va parler ensemble jusqu'à 9h <rire> Dans un instant c'est Alex Cosino qui arrive sur Fun juste avant c'est unique et merci bon début de journée merci de vous réveiller avec nous 6h10 Bang bang dans le cœur des hommes J'aime quand tu lis entre mes lignes Pas que tu touches mais que tu m'imagines Juste l'alarme entre toutes tes belles paroles Je les mis tout sur le bas côté Pas besoin d'un homme pour exister Parler, parler, beau parler, parler Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver party the all of them sexy, sexy, sexy watch them just follow me follow me follow me have mercy mercy, mercy man I'm no move me move me move me Like I am, can make me yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. fire sur tous ces beaux apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles ce qui se cache mes talons aiguilles et, et. je m'envole non personne m'a regarde regard des habits Même si tu sais viser dans le milieu Parlez, parlez, tabou, parlez, parlez, je vois gestes, pas les mots pour me faire rêver, rêver oh, oh, oh, oh, oh Baby, baby, baby, périco Mets de côté ton et c'est de voir sous ma peau Cette fois Je t'emmènerai dans mon monde Lumière light in your si tu you know how pas party, party, party You might sexy, sexy, sexy Watch them just follow me, follow me, follow me Have mercy, mercy, mercy You don't move I am, you want you, want you, want Radio. Radio. Radio. Radio Radio They song? Yeah. Yeah. Dance law. I left my job, my boss, my car and my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have duties at all And if you like this you can follow me So let's go Follow me And let's go To the The our troubles and home come with me we can go to a paradise of love and joy a destination unknown Destination unknown, destination unknown. In the crowd The air is clean The ocean's blue I love that sound We're happy for destination We're found And if you want this You can follow me Let's go Follow me And let's go To the place where we belong And leave our troubles at home Come with me we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown. No, no. C'est bon, ça, pour se réveiller, 6h16, merci d'être sur Phone Radio. Willy William, Paris, c'est ce qui arrive dans un instant Juste avant 6h17 on va faire un tour du côté eh bien de euh, De quoi <rire> de, le, de ciné plutôt, non. Parce qu'aujourd'hui on vous offre des places de ciné Jean-François comme toute la semaine. Deux fois dans l'émission on va vous appeler là en l'une d'entre vous pour vous offrir 5 places de ciné. Comment on fait pour s'inscrire On envoie tout simplement un petit SMS, CI avec les lettres C I N E au Facile. ciné et les coordonnées au 6322 pour 1€ euro par message. Très important les coordonnées à mettre juste après le petit code ciné. Et on vous rappelle tout à l'heure, Gilles, c'est toi qui gère le standard aujourd'hui. C'est moi qui gère. Ça va bien se passer, tu récupères tout le monde, on parle téléphone en compagnie vous avez envie de passer à l'antenne vous avez envie de participer à l'émission bah c'est très simple vous envoyez un petit SMS au 3044 et nous on vous rappelle juste derrière le sujet du jour les amis ça va concerner tout le monde parce qu'on a tous et toutes déjà fait ça et on l'a déjà eu c'est les surnoms les surnoms entre entre potes par exemple dans l'équipe on a des surnoms Gilles c'est quoi ton surnom oh, Moi la plupart du temps c'est Gilou Bah ouais, c'est facile ça c'est facile Jeff bah c'est Jeff bah ouais, voilà effectivement ouais. que c'est Jean-François toi enfin, euh. euh J'adie Bertin Etienne <rire> et Titi Titi ou Bertie aussi ça, c Titi c'est le nom qu'on te donne ici Berti, il a radio. Appelle comme ça C'est bien justement, non, ça me différencie des autres C'est ça qui est sympa <rire> Moi par exemple, on aime bien m'appeler Toi Toine, Toi nous voilà, C'est très laid hein, Toi nous, mais ouais. toi j'aime bien Toi nous Quand ouais, nous, nous, euh, côté dans une assemblée, on dit Toi nous, t'arrives, t'es où toi nous <rire> ouais, Voilà, se se voilà c'est ça, plus en intime C'est plus intéressant Alors vous, est-ce que vous avez des petits surnoms liés à votre prénom, votre fonction Ou encore, bah, je sais pas, à votre euh, Simplement euh, à vos plaisirs, et bien nous ce matin par SMS 3044, encore via la page Facebook de l'émission Summer Fun, Summer Fun en jusqu'à 9h, on va également parler de tous les noms un peu chelous dans un instant on parlera des petits noms mignons qu'on peut se donner entre copains et copines, et puis on aura aussi une partie de l'équipe de Fun Radio qui a joué le jeu et qui va venir nous dire ici dans l'émission les petits surnoms qu'ils peuvent donner à leur chérie, leur chéri ou que eux ont, on réagit tout ça jusqu'à 9h merci d'être avec nous, merci de démarrer la journée sur Fun Maden c'est ce qui arrive, juste avant c'est Willy William et Chris Cab avec Paris J'ai troqué ma boîte, tu prends sur ces rues pavées, un air sur la capitale. On était là la. là. Quelques musiciens me donnaient la mélodie, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante là là là là là, parce que moi j'aime me balader en j'aime me balader. Ba-ba-bum, rap ba-ba pum pam Oh, oh, oh, I can barely sleep Why won't you come to me I want you to stay Because <laughs> I love you pie love you I love you I love pie I love you I Je me I love Ram pa pa pam, ram pam pam Merci de vous réveiller sur Fun 6h21. Que vous soyez en voiture ou encore dans votre lit en train d'ouvrir tout doucement les yeux. Maden Golden Light, c'est ce qui arrive. Bonne ou mauvaise nouvelle Comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur ce Fun Radio. Et aujourd'hui, tu as pour nous enfilé tes plus beaux habits, Jean-François, et tu as consulté les astres. Que se passe-t-il en ce mercredi 27 juillet pour les béliers? Vous privilégiez l'amour, les loisirs et les plaisirs. Cela vous donne même l'occasion de développer vos dons créatifs ou votre riche imaginaire. Les taureaux. Ce n'est pas la grande forme. Vous broyez un peu du noir, mais vous arrivez tout de même à gérer votre foyer et tout ce qui concerne la famille avec brio. Les gémeaux. Aujourd'hui, vous ressentez une légère déprime, du découragement ou plus simplement de la morosité. Parlez de vos états d'âme à vos proches ou à l'un de vos amis. Les suivants sur les cancers et je pense d'ailleurs que Gilles tu es cancer tout à fait on va vérifier ensemble même si vos projets n'avancent guère et que vos amis vous critiquent ne perdez pas de vue que <rire> vos objectifs et changez simplement ce qui semble être devenu obsolète avec le temps voilà je pense que Moi, tout, je es... vous va être bonne. tout est dit <rire> les lions et si vous savez vous y prendre vous pouvez gravir un échelon dans les jours qui viennent dans votre secteur professionnel ou social bien entendu il faut avant tout oser les vierges vous rêvez de grands espaces de voyage et d'aventures si ce n'est pas encore le moment vivez à l'intérieur de vous en pratiquant la méditation ou la relaxation on enchaîne avec les balances Vos amis vous sollicitent souvent mais aujourd'hui vos pensées sont principalement dirigées vers l'argent et le sexe, attention à l'obsession Et attention à les balances, hein, les scorpions Votre partenaire vous fait la tête ou est de mauvaise humeur, accordez-lui un peu d'attention avant de repartir à l'assaut de votre progression sociale On continue avec les sagittaires Depuis quelques temps vous avez envie d'entreprendre, d'élargir votre horizon mais les vicissitudes du quotidien freinent vos élans, une chose après l'autre Les capricornes Votre imaginaire s'enflamme dès que l'être aimé s'approche de vous et si vous lui racontiez ce qui vous trotte dans la tête, oui absolument tout Allez on se tout, la communication c'est super important on les a mis dans un couple. Hein. On enchaîne avec les versos et c'est pour nous ça Jean-François. Oui, quelques ennuis familiaux viennent perturber vos pensées, cela vous empêche de profiter pleinement de votre partenaire parlez-en et demandez-lui quelques conseils et on termine avec les poissons. Le travail vous prend la tête mais vous faites bien de multiplier les contacts et les démarches dans le domaine professionnel attention au surménage. Merci Jean-François vous vous reconnaissez dans ce horoscope, vous avez envie de réagir avec nous concernant les surnoms qu'on peut donner entre copains et copines ou encore entre amoureux et bah, ça se passe ce matin par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Voici Madden sur fun. We met a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 are gone and I'm dancing on in the summer sun. 27 passé de quelques secondes, Billy melassie Chris Brown, Paradise, c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Eh, c'est bon ça On démarre la journée ensemble sur Fun Radio, bienvenue, vous écoutez Summer Fun et on revient après ça. Are you ready Fun radio et Legends présente pour la première fois à Celt le DJ Superstar Fun Radio David Guetta. Salut c'est David Guetta. 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena Celt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016 un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets ticketservice.be et Fun radio. Fun radio le son dance Floor. Ah, the best radio. My station Fun radio. Say saying social grace is Up. It's been my story. It's never switched up. Please uh. f off. I don't need you by me. But if you search and you know where to find me. Easy. I lose my balance on these eggshells. You tell me to tread. Find me where you are. C'est Summer Fun, avec anto surphone radio Here at the end, yeah. If I could go back Aujourd'hui on parle des surnoms dans l'émission. Vous avez vous un petit surnom, vous donnez à vos enfants, à votre mari ou encore à vos amis. On en parle jusqu'à 9h. Fun. Fun radio. Juste avant ça, 6h31, Sorphone Radio, on se réforme avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Un journaliste a été tué barbare dans le centre du Brésil. Il est le troisième à perdre la vie cette année dans le géant sud-américain. Il a été tué devant son domicile et ses meurtriers ont ensuite immédiatement pris la fuite. Le journaliste tué était l'éditeur et le propriétaire du site internet SAD Sem Censura, autrement dit SAD sans censure, où il dénonçait fréquemment la corruption des élus locaux et couvrait aussi la rubrique criminelle. Cet assassinat a été condamné avec la plus grande fermeté par les autorités brésiliennes. Le Brésil est considéré par Reporters sans frontières comme un des pays les plus dangereux d'Amérique latine pour les journalistes. Cet assassinats porte à trois le nombre de journalistes tués dans le pays depuis le début de l'année. En 2015, sept journalistes ont perdu la vie au Brésil. En France, l'un des deux agresseurs djihadistes du prêtre assassiné dans son église dans le nord-ouest de la France était formellement identifié. Originaire de la région, a été commis l'attentat. Adèle Kermiche avait tenté à deux reprises de se rendre en Syrie en 2015. Il avait été interpellé une première fois en mars 2015 en Allemagne alors qu'il tentait de se rendre en Syrie. Remis à la France, il avait alors été inculpé une autre fois mis par la suite en détention jusqu'en mars 2016. Il avait ensuite été placé sous contrôle judiciaire sous surveillance électronique L'un des assaillants tués lors de l'intervention des forces de police s'était vers elle au cri d'Allah Akbar. Les deux individus avaient par appel fait irruption hier matin dans l'église de saint étienne de Rouvray au moment de la messe frappant mortellement le prêtre à l'arbre blanche. Cet attentat a été revendiqué par le groupe état islamique Aux états unis Larry Clinton était officiellement désigné par ses pairs comme candidate démocrate à la Maison Blanche lors du deuxième jour de la convention du parti à Philadelphie fille après avoir obtenu le soutien de la majorité des délégués. Elle a été nominée par acclamation après la demande de suspension de la procédure du décompte des votes par son rival Bernie Sanders. Hillary Clinton entre donc dans l'histoire comme la première femme désignée par un grand parti pour concourir à la présidence des états unis Et pendant ce temps-là, une centaine de célébrités du monde de la musique et de l'Uboud ont signé une pétition appelant à s'unir contre la haine en votant pour empêcher le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump d'accéder à la Maison Blanche. Fun Radio Sport et Football, André a mené deux fois au score à Rostov, mais il s'est fait rejoindre à chaque fois pour concéder un nul le plus logique dans le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions si Annie avait mis les siens en position idéale dans, pour son premier match officiel avec les Mauves les Russes ont rapidement égalisé, le scénario s'est répété après la pause avec un très joli but de Tillmans celui d'un pénalty bêtement concédé par De Four le nouveau capitaine de Anderlecht si ce résultat de 2-2 n'est pas forcément rassurant défensivement, Anderlecht rap, euh, repart néanmoins de Russie avec un résultat assez positif avant le match retour prévu mercredi prochain au stade Vandenstock et puis un dernier mot pour vous dire qu'à quelques jours de la reprise du championnat de division 1, toujours en football. Nos clubs se rassurent comme ils peuvent. Après une série de résultats mitigés, Charleroi s'est imposé 0-4 hier soir à couvin marie en grâce à des buts de Bacar, Benavente, Ferber et Bédia. Moucron s'est quant à lui imposé sur le score de 2-0 face à Dender, en remportant au passage son sixième succès de cette préparation. Il ne reste désormais que quelques jours à nos clubs de D1 pour préparer leur entrée en championnat prévue ce prochain week-end. Martin solveig c'est ce qui arrive dans ce que, dans, que côté sourd flor dans un instant, c'est le matin. On se réveille, 6h34. Jean-François avance à côté météo. Que se passe-t-il La pluie devrait progressivement faire son retour dans le courant de la journée sur l'ensemble du pays. Les températures vont aussi entre 19 et 21 degrés en Ardennes et en bord de mer, entre 22 et 23 degrés dans les autres régions. Cet temps instable devrait nous accompagner pendant les prochains jours avec un peu plus d'éclaircies pendant le week-end. Il faudra attendre mardi prochain pour le retour du bon temps. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 7h. Et tout de suite dans le Summer Fun, c'est Boosty sur Fun Radio. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur fun Radio, les les les les les les Je ne seras plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne seras plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, T on ne sera plus jamais seul.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 These people look so happy all around My friends are gone, I'm all alone On and on and on and on Feeder on like all the Je me balade dans la rue de ma ville Je tape dans les canettes Vite, ça me fait baler tout le monde espeed Je me sens tellement inutile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 Tu będę już nie będę już sam, je ne serai plus jamais seul Tu ne seras plus jamais seul nie będę już sam, nie będę Et nie ne serai plus jamais seul Tu sam, nie będę już sam, nie będę plus jamais seul będę nie będę już Et si on démarrait la journée ensemble sur Fun Radio en ce mercredi 27 juillet, 6h38. Et ouais, passé de quelques secondes, Martin Salvec, Do It Right, c'est ce qui arrive dans la suite. <musique> Juste avant, comme promis, on vous parle des surnoms aujourd'hui, les amis. Alors, on a tous des surnoms. Par exemple, Étienne, ton surnom, c'est Kitty Gilles Gilou. Et Loulou. puis moi c'est Toi nous Toi toi nous Voilà puisque voyez oui, mon vrai nom C'est Antoine Et pas Anto C'est vrai Disons les choses C'est pas très grave Mais en tout cas On va faire semblant De, de croire encore Que je m'appelle Anto <rire> Pourquoi je dis ça Je ne sais pas très bien En tout cas On a reçu des SMS Au 3044 Oui alors on a reçu Un SMS de Léa Qui fait un gros bisou à son doudou Ah voilà. bisous doudou Alors on salue aussi au passage Céline Lucia et Anaïs Qui nous font un petit coucou par SMS tout simplement Alors vous avez envie de participer à l'émission De venir ici en direct avec nous à l'antenne Pour parler bien des petits sur surnoms Quand vous donnez lorsque vous étiez petit à l'école par vos parents Ou que vous donnez à votre femme Souvent ce qui arrive, et c'est vrai que j'ai vu ça sur Facebook en préparant l'émission Et eh bien euh, les, entre mari et femme on s'appelle maman ou papa Oui ça arrive souvent C'est très vieux quand même comme surnom non Donc t'es là, ta femme elle te fait Bon maman mange de notre faire manger maman Bon, je sais non. pas, c'est peut-être un peu... Moi, par exemple, mon papa, il appelle ma maman Mamie. Puisqu'elle sont son mamie depuis quelques années maintenant, et il l'appelle Mamie. Mais ça, c'est mignon, non Ouf, Oui, mais bon, c'est quand même bizarre. Ça dépend à quel âge ta maman. Elle a passé 50 ans. Ah oui, donc <rire> on peut l'appeler Mamie. Maintenant, elle, elle a 30 ans, bon, c'est un peu délicat de dire Mamie. Ouais, J'en ai déjà 26. <rire> T'as un petit surnom peut-être euh, que tes parents utilisaient pour t'appeler ou que toi, tu as utilisé pour eux Non, non, juste maman et papa, comme euh, la majorité des gens, je pense. Non, moi, j'appelle n'appelle pas leur prénom. Donc, vrai. Euh, ouais. Ah Moi c'est pas Emma Ah pourquoi pas aussi C'est vrai C'est pour les fainéants Pas Ma Ma T'as fait à manger C'est ça l'idée Alors vous avez envie de venir avec nous Vous voyez la bonne humeur nous envahit Ça se passe par SMS 3044 Encore via la page Facebook de l'émission Avant à c'est Néo Qui arrive dans quelques secondes Et puis juste avant Vous le reconnaissez Martin Solveig Avec Dweet Ride. Duo. Fun Radio Was gonna give you these flowers tonight Was gonna ask you to stay Practice all that I would say it just right Franchement, ça fait du bien de s'écouter ça ce matin. Drake, Wendens c'est un autre genre, mais c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Et c'est juste après ça. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et que se passe-t-il ce matin, Jean-François, sur nos routes à 6h45 Eh bien, je n'ai que deux mots à te dire absolument rien. Ah, absolument. Absolument rien, oui, j'allais il m'a niqué, il y a plus, mais non, c'est des syllabes. Eh bien écoute, bonne nouvelle, vous voyez quelque chose sur la route vous êtes témoin d'un accident d'un faites-le nous savoir dès maintenant par SMS au 3044 pour euh, ben, faire partager tout ça à la Fun Family En tout cas, vous n'êtes pas là tous les deux pour vous foutre de ma gueule, hein. je vois ah, ça, non, promis, vous, vous, vous ne voyez pas, mais là ils sont en train de faire plein de grimaces et de dire mais il est con le gars ou quoi Absolument rien. Allez, on continue à parler ensemble des surnoms, alors pourquoi choisissons-nous des surnoms C'est très simple, c'est bête comme question à votre avis Mais moi par exemple ma fiole qui m'appelle Balou c'est parce qu'elle savait pas dire par un loup Donc toi parfois c'est juste pour, euh, pour aller plus vite ou pour faire plus simple C'est vrai, aussi Jean-François euh, Moi on m'appelle Jeff parce que ce côté américain j'aime bien, je sais pas pourquoi Étienne. <rire> Bon oh mon Etienne, alors non, Bonne question, je sais pas Mais euh... oui, on Titi parce qu'il y a le gros binet qui est pas loin Ça doit être ça, <rire> ça, doit être ça. <rire> Mais En fait simplement les surnoms permettent effectivement De se rapprocher des gens et donc euh, De parfois créer un lien un peu plus fort Ça c'est pour l'amitié Ou même parfois dans les couples c'est pour faire passer un message C'est pour être parfois euh, rap euh, Comment dire Pour parfois bah, renforcer une relation de couple Simplement parce que ça s'appelait euh, Beau Jacqueline, tu viens C'est peut-être pas non plus... Euh, C'est pas très sexy, voilà. C'est une question aussi de, de jouer un petit rôle malgré tout, toutes Et... les Jacquelines. Et on embrasse toutes les Jacqueline ce matin évidemment Et alors le principe d'un surnom c'est de trouver un nom original Qui peut faire plaisir parce que Souvent on peut très vite tomber dans Un nom qui soit kitsch, ridicule, même parfois blessant Et ma grosse t'arrive C'est peut-être pas génial par exemple J'ai des amis, des amis et parents plutôt qui Où le mari appelle bon ma grosse t'arrive C'est peut-être pas toujours très plaisant quand on est en groupe Qu'il puisse dire ça Donc c'est pas toujours évidemment des surnoms faciles Et il y a une côté mignon dans les surnoms C'est ça qui est important Du côté de monstre par contre grosse c'est très affectif je veux dire, tout le monde s'appelle Grosse Eh Grosse, ça va gro Ça va Grosse bah, c est, c est bah, Gros c'est affectif. Grosse, je connais, ça va, parce que notre région, parce que nous on vient du Héno, euh, Gilles, dans le Héno, euh, ça va, je veux dire, de dire eh Grosse, ça va Ouais, c'est ça, c'est affectif, oui, c'est le féminin. Quoi. Grosse, c'est un peu plus... Euh, non, mais gros, oh, Grosse pour les filles, évidemment Ouais, je sais pas Est-ce Que pensez-vous d'ailleurs au 30 44 on peut poser la question, est-ce que si je vous dis, hé hey, Grosse, ça va, on boit un verre Est-ce que c'est un peu plus péjoratif que dire, bon, euh, cher ami, allons-nous <rire> Ça peut être différent. Alors parfois, c'est vrai qu'on peut avoir un peu de l'ambiguïté aussi avec les, les, les, les surnoms, ça qui est très drôle. Parce que par exemple, ma meilleure amie, je l'appelle bébé. Alors, plein de gens appellent leur meilleur Ami ou meilleur Ami bébé Et c'est très drôle parce que les, les mecs tombent tout le temps dans le panneau. Une fois qu'une fille s'entend bien avec un garçon, mais au niveau de l'amitié, le mec il espère à fond parce qu'il est ça y est, je pêche chaud. So, y La fille l'appelle Oh mon prince, oh mon bébé, oh mon chaud Et lui dirait qu'il va faire Ah ça y est, je pêche chaud, je pêche chaud. Et en fait, rien à voir. Donc les gars tombent souvent dans le panneau. Et c'est vrai que bon, quand on est ami entre fille et garçon et qu'on se donne un petit surnom comme ça, il y a souvent eh bien, un signe d'ambiguïté. Mais soyons réalistes, les gars, l'amitié fille-garçon, ça existe, n'est-ce pas Tout à fait. Moi j'y crois. Moi aussi j'ai crois on y croit toi aussi hein Jeff Oui et non Ça dépend à quel âge on a Ça déborde toujours On va creuser la question, on va savoir en tout cas avant 9h Merci de vous réveiller avec nous, on livre vos SMS dans quelques instants Et puis on fera un tour du côté de vos anniversaires Puisqu'aujourd'hui on fête votre anniversaire à l'antenne Vous avez eh bien, aujourd'hui je sais pas 30 ans, 31 ans Votre ami fête aussi son anniversaire Vous avez envie de le fêter ici en direct sur Fun Radio Et bien on vous inscrivez en envoyant Anif par SMS Dès maintenant au 3044. T'es en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be Les prix ont presque fondu chez Pearl Opticien. Dernier jour des soldes. Maintenant, 70% sur toute la collection. Conditions en magasin. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. to me and I hope it's the same Summer fun Baby I like you So Grips on your waist Front way, back way You know that I don't play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 One more time for I go, I have I was taking a hold on me. I need a one last got an a C in my hand. One more time for I go. I hope I was taking a hold on me. Fun, fun, fun radio. radio, fun radio. This is not for your Christ. This is all for your lies, listen up for your mind, you're killing me over lies. 57 sur Fun Allez ma beauté Maître Gim, C'est ce qui arrive Dans un instant Juste avant On continue à parler Du sujet du jour On parle des surnoms Aujourd'hui on a tous Un surnom Moi c'est toi Toine Par exemple Ou Toine Ou à mes heures perdues. Jean-François c'est Jeff Toi c'est Gilou Ou on a encore Titi Pour notre réalisateur Et puis on a eu Quelques petites réactions Hier en préparant L'émission sur Facebook C'est ça sur la page Facebook du Summer Fun On a Sophia qui nous dit Que ses enfants L'appellent Mamounette oh, c'est mignon Mamounette Puis alors on a souvent aussi euh, loulou et bébé qui reviennent mmh, Ça c'est plus évidemment vrai. je suppose quand on est en couple. Sinon on a fanfan, on a petit chat, on a ma biche, crevette, kiki et crevette. peut <rire> bon, petite crevette ça va. Père, union, ça va crevette. Aussi. Alors par exemple moi j'ai trouvé des surnoms amoureux mais complètement ridicules. Par exemple, est-ce que ça te viendrait à l'esprit d'appeler ton copain, ta copine, mon petit cacamou? Ça va non. mon petit cacamou? T'as passé pas une très... bonne nuit? C'était pas glamour quand même. C'était pas très glamour. Sinon il y a maman, on le disait tout à l'heure. On a aussi mon petit baleineau Pas, même si c'est une petite baleine le baleineau baleine c'est un peu péjoratif quand même hein. on a fistuline bon je connais pas mounette machat ça j'adore un meilleur ami je l'appelle machat et bébé non stop et pourtant c'est pas péjoratif c'est vraiment... un méchant machat mais... Ouais, mais ça choque parfois les gens quand tu dis hé hey, machat tu viens ça y est on y va J'aime ouais. bien prendre des accents, je ne sais pas pourquoi. <rire> et puis on a Chouchou et Macouille aussi qui reviennent euh, plus souvent. Et Macouille, on y va, on va avoir une pinte. Avec modération, évidemment. Mais merci d'être avec nous ce matin. On parle des surnoms, les surnoms ridicules. On parlera des surnoms percutants dans un instant. Parce que oui, il y a aussi des surnoms qui... Hop, dès qu'on l'entend, on a tout compris. On parlera des surnoms qu'on donne à son sexe. Parce que oui, c'est vrai. <rire> les garçons adorent euh, nommer leur sexe, on ne sait pas pourquoi. On va appeler, appeler quelques-uns de, de nos amis ici de faire une Radio pour voir un peu comment ils appellent leur sexe et puis quels surnoms ils ont euh, chez eux. Et puis on lira tous vos messages à l'heure et on continuera à jouer à fêter votre anniversaire. Comment ça se passe pour jouer On au envoie 30 jeu 44 au 30 44 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. Bienvenue, vous êtes sur Fun Radio. Fun Fun Radio. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous. C'est possible sur Vandenbor.be. Vandenbor, la confiance.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 Sport en football, Anderlecht a mené deux fois au score à Rostov, mais il s'est fait rejoindre à chaque fois pour concéder un nul plutôt logique. Si Yannick les au commandement en première mi-temps, les Russes ont rapidement égalisé. Le scénario s'est répété après la pause avec un très joli but de Tillmans, suivi d'un penalty bêtement concédé par deux fours. Si ce résultat de 2-2 n'est pas forcément rassurant défensivement, Anderlecht repartirait néanmoins de Russie avec un résultat assez positif avant le retour prévu mercredi prochain au stade Constant-Vadenstock. Un mot encore de tennis pour vous dire que Roger Federer, blessé au genou, a annoncé son forfait pour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 Prendra place dans la demeure historique érigée au XIVe siècle Et située à environ 8 km du château de Siergion Qui est la propriété du roi 12 chambres, 6 salles de bain et 18 cheminées Le bien offre 50 pièces sur 2000 carrés habitables Pour l'agent immobilier chargé de la vente, crise ou pas Le château de Soyer devrait trouver acquéreur sans trop de difficultés. Et pour devenir l'heureux propriétaire de cette demeure De rêve implantée dans l'un des plus beaux villages de Wallonie, Il faudra juste débourser 7 850 000 euros Fun. RADIO 7 millions, c'est pas excessif, hein. Ça va encore. Oui, un petit château. Euh, Surtout petit... pour euh... habiter à côté du roi, il faut mettre le prix. Oui, effectivement, hein. puis bon, il y a quand même, comme je l'ai dit, il y a quand même euh, un paquet de chambres, hein, 12 chambres, 6 salles de bain euh, 18 cheminées. C'est pas pourquoi on dit qu'il y a 18 cheminées dans. dans la un <rire> la... oh, mais c'est important. Il y a des vois, gens pense. qui vivent pour les cheminées. <rire> en font un peu pour tout le monde. Merci Jeff, en tout cas. Côté sonnetstore, c'est môme. Car dans un instant, on a aussi Black M et Tiësto ainsi que John Legend. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette journée de mercredi Pas de bonnes nouvelles. La pluie fait progressivement son retour dans le courant de la journée, un peu partout. En Belgique, les températures vont aussi entre 19 et 21 degrés en Ardennes et en bord de mer, et entre 22 et 23 degrés dans les autres régions. Le temps va rester instable les prochains jours pour le retour du bon temps. Il faudra attendre mardi prochain. Merci Jeff. Le prochain rendez-vous d'infos, c'est à 7h30 et tout de suite dans le Summer Fun sur Fun Radio c'est Maître Gims. Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine Créphel, Mon rêve, ma cuisine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 7h06 sur Fun Radio, merci d'être là, nous on vous abandonne pas en tout cas, on reste ensemble jusqu'à 9h Avec dans un instant TS2 et John Legend, Summer Night c'est ce qui arrive On va également s'écouter un extrait de Fabien Feillage dans quelques petites secondes Le temps pour nous de parler des surnoms aujourd'hui en tout cas dans l'émission Alors Fabien Feuillage, donc qui arrive dans quelques secondes Et puis on va parler des surnoms, nous Gilles, est-ce que toi tu as un petit surnom comme ça que tu donnes à ton copain ou ta copine Alors moi, je... moi quand je suis en couple je suis pas très fleur bleue donc moi ça reste simple, ça reste loulou Loulou, ah, c'est mignon. mignon Mon petit loulou Toi Jean-François, comment tu appelles ta femme euh, bon, Je ne l'appelle pas parce qu'elle ne me parle pas donc, euh... oh <rire> Non sourire. non, mais c'est ouais, des, euh, des petits mots euh, Non, chouchou euh, C'est le plus souvent ce que je me y dis est Chouchou voilà, J'allais dire que j'ai fallait romantique Donc à mon avis ça doit être des petits mots doux Voilà. Est-ce que vous regardez la, la télé avec euh, la pub Finlay bon, Justement, il faut donner des petits surnoms Pour voir si on est capable de, de mériter de boire Finlay Oui, non, je connais pas du tout non, je sais pas. Mais donc justement, le... toi peut-être tu connais la pub Étienne? Euh, tout. Finlay bah dis donc vous regardez pas la télé les gars <rire> donc en fait le principe c'est que omarcy va voir euh, bah, des gens en super classe dans un bar et que bah, pour pouvoir boire Finlay il faut être délicat il faut pouvoir avoir de la, de la grâce et euh, bah, souvent les surnoms qu'on donne c'est euh, ma petite charte et ça c'est pas délicat par exemple il faut que ce soit euh, ma belle princesse mon petit oiseau et oh. là alors ça peut être très très bon d'ailleurs on va vous parler des, des surnoms euh, tout à fait un peu euh, chelous comme par exemple mon petit canard mon pioupiou. ma petite bibiche on va parler de tout ça dans quelques <rire> instants on va également parler du surnom donner à son sexe car oui nous les gars on adore donner un petit surnom à son sexe et bah on va en parler tout à l'heure N'hésitez pas à venir en parler avec nous d'ailleurs ici dans l'émission, ça se passe comment Gilles Alors si vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook du Summer Fun ou alors par SMS au 3044 pour 50 centimes le message d'ailleurs un truc qu'on adore ici dans Summer Fun c'est Fabien Feuillèche Franchement le gars il cartonne, chaque jour il vient, il décroche son téléphone et en fait ben, simplement il appelle des inconnus qui se trouvent dans le botin pour les pousser à bout, pour en rire mais toujours avec le sourire Aujourd'hui on parle de Monsieur ou Madame Bernardo Fabien Feuillèche Allô. Oui, bonjour monsieur. Euh, je m'appelle Fabien fièche Je suis bien chez Bernardo Oui, bonjour monsieur. Ah, dis-moi, est-ce que tu peux me passer euh, Zorro s'il te plaît Qui ça Zorro Non, monsieur, il y a pas Zorro ici, hein. Fabien Feuilleche. Fabien Feuilleche. Tu parles un peu la tu comprends un peu Non, je. je C'est qui ça C'est un, un cousin à vous C'est quoi Fabien doumerde. Vous vous souvenez de Bernardo C'est un bel personnage de la de la série euh, Zorro. En tout cas, on va écouter l'extrait complet tout à l'heure, juste avant 8h Et puis, vous avez envie de jouer avec nous ce matin Vous avez envie de repartir avec du cadeau parce qu'on a des places de la laisse à vous offrir ainsi qu'un petit cadeau surprise et eh bien Autant pour moi, ce sera à Rangoporté tout à l'heure. Donc, pour vous inscrire, vous envoyez le dès maintenant par SMS au 3044. Le principe, c'est donc un battle fun, c'est un blind test, hein, si on veut. En fait, mais toi, tu l'as fait ça. et c'est assez difficile. C'est pas toujours évident. Surtout que notre stagiaire a modifié tous les titres que vous allez entendre tout à l'heure. Donc, vous allez voir, c'est pas facile, mais en même temps, c'est très simple parce qu'on est là pour vous aider aussi. Alors, pour vous inscrire, vous envoyez tout ça dès maintenant par SMS au 3044. Est-ce que tu savais qu'il y a des surnoms wallons, des surnoms pour les jeux de rôle amoureux, des surnoms pour des animaux, encore pour des couples On va le découvrir ensemble, Gilles, puisque tu as Interrogatif en me regardant comme ça sur le son de Testo et John Legend à 7h10. On est ensemble sur Fun Radio. Welcome. Dobrze, Où je me cette foutue mélodie a fait de moi l'un des mecs les plus wanted Je me souviens plus pourquoi je devais sûrement être pampette Apparemment je n'ai fait que camper devant les toilettes Alors que j'attendais cette fille comme si c'était ma go J'avais pas le comportement mais la tenue la plus correcte J'étais l'ami de tout le monde simplement celui qu'il poète J'ai cru me faire un pote mais on m'a dit que c'était son mec moi, Qui croyait finir au J'ai fini KO euh, Une minute ça me revient La gola y est pour rien car c'est moi le connard Le coca Dont j'ai hérité et mérité Le colal. N'est qu'un détail car je sais ce que c'est Cette foutue mélodie vient du fondement J'ai dû l'entendre à la radio Faudrait sûrement droit médium Car chaque fois ça recommence Peu importe où je me trouve j'entends Ouais j'entends Oh oh Ouais j'entends Cette foutue mélodie, a failli me faire rater mon mariage J'avais juré fidélité devant les principes de Marianne Stop les boîtes, stop les femmes Marre de répéter la même histoire tous les saturdays night Donc pour cette fameuse cérémonie j'ai fait venir mon DJ Je suis devenu un autre homme frérot je sais pas si t'as pigé Moin du Tikard et proche du grand départ Le genre d'amour que l'on comprend même sans les pas Euh Une minute Je lui avais dit de ne pas mixer Cet inédit Et ce qu'on s'est c'est pas fixé Sur ce que je lui ai dit Résultat je suis encore et encore sa putain de victime Cette foutue mélodie vient du fondement Oh, J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait mon swój medium. Car chaque fois, ça recommence. Peu importe où je me trouve, j'entends. Ouais, j'entends. Oh, oh, ouais, j'entends. je me trouve, cette foutue mélodie n'a qu'une envie, c'est de nous diviser. Je l'ai vu faire tout le contraire de tout ce qu'on visait. Un succès censé nous souder, soudain, nous a brisé. On pensait être vrai, mais en fait on a tout faux. Cette mélodie m'évade m'éloigne de la réalité. J'ai du mal à réaliser, l'album est dans les bacs, maintenant t'as plus qu'à retweeter. J'aurais jamais cru qu'un jour j'y arriverais en solo. Euh... Une minute, on nous avait dit que la musique et le succès, plus le biff, c'est nuisible. Suis-je maudit, si je faiblis, je crois bien que c'est uniquement de ça, faute à elle. Oh shit, foutu mélodie, Qui me suis? J'sais même pas pourquoi je raconte ma live, j'avoue j'ai du mal à tourner la page, j'ai cette pression, au cœur l'impression d'être over. J'sais même pas pourquoi je raconte ma live, j'avoue j'ai du mal à tourner la page, j'ai cette pression, au cœur l'impression d'être over. Cette foutu mélodie Viens du fond de mon j'ai du long. Ça recommence peu importe où je me trouve, j'entends Ouais j'entends Oh oh, ouais j'entends Et chaque fois ça recommence peu importe où je me trouve pa -pa -pa -pa -pa -pa Sur Fun Radio On ouvre les yeux ensemble On démarre la journée Avec Summer Fun Et dans quelques secondes C'est Maya qui nous l'a demandé Par SMS au 44. Moum, Allora C'est ce qui arrive Car oui, vous pouvez choisir votre programmation et faire partager votre coup de cœur du moment à toute la Belgique en vous inscrivant de maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et puis toute la journée et toute la semaine, Gilles, on vous offre des places pour aller vous éclater au ciné. Tout à fait, donc euh, vous pouvez écouter le Summer Fun mais également les autres émissions de la journée. On vous propose 5 places de cinéma donc pour la vous, et vos potes et votre ou votre famille. Il suffit d'envoyer Ciné avec vos coordonnées complètes au 6322 pour 1 euro par message. Et justement, pour l'instant, il y a plein de films à aller voir au ciné, d'un film branché peut-être que tu nous conseilles. Bah écoute moi je pense qu'il sera aujourd'hui justement c'est les insaisissables de ah oui, on Ce en film j'ai très envie d'aller le voir Alors tout à l'heure au début d'émission on regardait dans l'équipe euh, la bonne annonce de Radin avec euh, Danny Boone Oui, oui Le oui. film a l'air exceptionnel a encore une, encore une théorie de Danny Boone en tout cas Allez voir ce sera Il partir doué, quand même. de début septembre et les places de ciné qu'on vous offre elles sont en dispo partout en Belgique hein. Donc où vous soyez vous allez pouvoir aller euh, au cinéma euh, près de chez vous Et donc on vous offre deux fois cinq places ce matin là hein. pour vous inscrire c'est très très simple Ciné vos coordonnées complètes au 6322 pour un euro. le message Gilles. Si je te dis mot mais aloha, tu connais Du tout C'est le titre qui a réussi, c'est une théorie Ça on connaît, on danse dessus évidemment C'est un des titres de l'été, c'est Maya qui l'a choisi Et c'est ce que je vous cale ici à 7h16 Pour Réveil sur Fun So you wrap it all up No Dust, dust. Nothing less, or something more. Oh, oh, oh. J'adore même cette mélodie qu'on va écouter jusqu'au bout. Merci de vous réveiller sur Radio 7h19. Souffle, à Pourquoi tu rigoles, Gilles Parce que tu me fais rire. Donc tu te, te fous de ma gueule. Jusqu'au bout et lecteur ne <rire> <rire> te voit pas parce que c'est ça qui est le plus marrant. Ce serait drôle. Souffle, miamor, C'est ce qui arrive. Info. Coupe, People, Média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui, j'ai y un Club Buzz plutôt mignon. Oui, très mignon d'ailleurs. Et la vidéo a d'ailleurs été vue à plus de 400 000 fois et sur un. Facebook. Mm -hmm. Elle a été partagée 4000 fois, c'est quand même déjà énorme. Et donc, c'est une vidéo qui se déroule en fait en Estonie, où ils ont connu de fortes pluies. Des ouais. Vraiment, ouais. allez voir la vidéo. On va vous la mettre sur le Facebook. Euh, et donc, sur la vidéo, on voit la pagaille sur les routes. On voit des les, les voitures sont, les presque, les... Euh, sont presque inondées. Tellement il y a de chaos total, comme quand ici on a eu des inondations il y a pas très longtemps. Voilà, tout à fait. Et on voit vraiment Les voitures surtout Qui essayent de se dépêcher pour, pour échapper à la catastrophe Et malgré tout ça Dans tout le désordre Qu'on peut, qu peut voir sur la vidéo On voit un homme Qui tout d'un coup Traverse la route On se demande ce qu'il fait Il part et en sauvetage en mission, Il part en sauvetage En, sauvetage, en fait Et euh, il passe part, part derrière Une petite cabine Et il revient Avec un petit chaton Dans les bras oh, Qui en fait mignon. était coincé euh, était coincé dans, euh, Sur le trottoir euh, de Presque dans l'eau Eh c'est mignon parce que les petits chatons, il faut y penser aussi. D'ailleurs la vidéo, eh franchement tu l'as dit, on l'a regardé juste avant en préparant l'émission. Elle est super Elle est mignonne, Et ça met mignonne. de bonne humeur pour bien démarrer la journée. On va vous la publier dès maintenant sur la page Facebook de l'émission Summer Fun 400 000 fois. Et d'ailleurs on peut remercier Alexis qui nous a envoyé cette vidéo sur Facebook parce que vous aussi vous pouvez faire cette émission, vu que c'est votre émission, vous pouvez nous envoyer et bien des petits clap buzz que vous voyez comme ça sur Twitter, Instagram ou encore Facebook. Ça se passe via la page Facebook de l'émission Summer Fun ou encore par mail à hanto@funradio.be. Merci beaucoup Gilles pour. Ah, ce La buzz plutôt sympa Dans quelques instants On continue à parler des surnoms Parce que tu as regroupé pour nous Plein de petits SMS Et des messages ouais. Facebook Qu'on a reçu On va lire tout ça dans quelques secondes Et puis on va parler, parler d'une surnom qu'on donne à son sexe Vous avez un surnom Qu'on donne à votre Vous avez pardon Le surnom de votre sexe Que vous donnez vous Ou que votre copain, copine Ou vos amis donnent Pourquoi pas À votre petit outil On en parle dans quelques secondes <rire> sans Après avoir traversé un désert Affronté une tempête musicale Et devant Neil Armstrong, oh, it's Mike. Tintin est de retour à Bruxelles avec la Stib. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Mobid Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la Stib. Fun. Fun, radio. Fun, radio. Fun Radio, Fun Radio, Fun Radio, Fun Radio It feels good In my heart, in my soul When you're right here beside me I don't ever want this day to end Mmm, we can Watch the waves, have a cold Can't you sit here beside me I take a little of my heart again So we can feel Forever you feel Together be real Together and No one can stop we wanna taste that feeling. Nothing could ever bring me down. So no one can stop. We wanna taste that feeling. Nothing could ever bring me down. Make it easier to sing, yeah. Oh. yeah Forever yet for you, together be real, together and no one can stop me like it's a feeling Nothing could ever bring me yeah, Make it easier to sing c'est du son dance du son et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. tu pardonner.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 Somnambule je t'avais pris pour acquis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 Sing your name I on démarre la journée sur Fun Radio avec dans un instant le beau et talentueux Justin Timberlake côté son dance floor avec un stop de feeling so dance, dance. et c'est juste après ça ben. sur vandenborg.be je peux commander tous les appareils aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement suis-je contente de Vandenborg oui, très contente Vandenborg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 de célébrités du monde de la musique et d'Hollywood ont quant à elle signé une pétition appelant à s'unir contre la haine en votant pour empêcher le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump d'accéder à la Maison Blanche. Au Brésil, un journaliste a été tué par balle dans le centre du pays. Il est le troisième à perdre la vie cette année. Euh, au Brésil, il a été tué devant son domicile. et ses meurtriers ont ensuite immédiatement pris la fuite. Le journaliste tué était l'éditeur et le propriétaire du site internet SAD Sem Zenzura, autrement dit SAD sans censure, où il dénonçait fréquemment la corruption des élus locaux et couvrait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 L'autre assaillant n'a quant à lui pas encore été identifié. Les deux individus avaient fait irruption hier dans l'église de Saint-Étienne de Rouvroy euh, au moment de la messe frappant mortellement le prêtre à l'arme blanche. Cet attentat a été revendiqué euh, par le groupe État islamique. En sport, à quelques jours de la reprise du championnat de division en football, nos clubs se rassurent comme ils peuvent. En troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Anderlecht a dû se, se contenter d'un partage de deux hier en Russie à Rostov. Après une série de résultats mitigés, Charles Roy s'est quant à lui imposé 0-4 hier soir à couvain marie en match amical. Grâce à des buts de Bacar, Benavente, Ferber et Bédia, Moucron s'est imposé sur le score de 2-0 face à Dender, en remportant au passage son sixième succès de cette préparation. Il ne reste désormais que quelques jours à nos clubs de division 1 pour préparer leur entrée en championnat prévue ce prochain week-end. On termine ces infos avec la belle histoire du jour. Un motard a eu la vie sauve grâce à Google. Il a été retrouvé déshydraté et souffrant de multiples fractures après avoir été victime d'un accident dans la Sarthe, dans la région du Mans. Il a été retrouvé quatre jours après son accident, alors que les gendarmes semblaient douter de la thèse de l'accident, optant pour une disparition sont volontaires. La famille a mené des recherches en distribuant des tracts et en organisant une battue. C'est un ami du motard disparu qui a retrouvé l'historique de sa position du téléphone du motard via son compte Google. Il a donc fini par être localisé au milieu du champ et il a été retrouvé et donc secouru. Fun, Fun Radio Dans quelques secondes on sent un petit souvenir avec les Daft Punk On aura aussi Soprano et le diable ne s'habille plus en Prada Juste avant Jean-François Est-ce qu'on va devoir s'habiller chaudement pour cette belle journée ou pas de mercredi Mais On va surtout devoir prévoir son parapluie Puisque ah, la pluie va faire zut. malheureusement son retour Après quelques beaux jours de soleil Les températures vont rester agréables Avec 19 et 21 degrés en Ardennes ou au bord de la mer Et 22 à 23 degrés dans les autres régions Mais le temps instable va se poursuivre pendant les prochains jours Avec un peu plus d'éclaircies pendant le week-end Mais pour la prochaine belle journée Pour le prochain barbecue à mon avis Il faudra attendre au moins mardi prochain Pas de Ah là là, bon, en tout cas on va vous accompagner Jusque mardi prochain dans la bonne humeur, merci Jeff 8h c'est le prochain rendez-vous de l'info Et tout de suite c'est Justin Timberlake dans Summer Fun sur Fun Radio Fun. Fun Radio. Les soldes XXL Avec en plus le service Krefel. C'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris Tous les matins c'est Summer Fun Avec Anto sur Fun Radio I got this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 Quand qu'on se faisait ce matin à 7h40, juste après, c'est Soprano et le Diable ne s'habille plus en Prada, qui arrive sur Fun. Les je vous le cale, juste après ça. Juste avant, Gilles, je sais que tu l'adores autant que moi, Fabien Feyesh, c'est un gars qui décroche son téléphone tous les jours, qui compose un numéro trouvé dans le botin et qui eh ben, va pousser les gens à s'énerver un petit peu. Franchement, moi j'adore, il cartonne ce il gars. Et aujourd'hui, on va jouer... Avec une série qu'on connaît tous, tu as regardé Zoro étant petit j'imagine, oui. sur France 3 notamment, oui, Jean-François oui. tu connais aussi. On va t'entendre, bien sûr. Zoro, j'adorais ça quand j'étais petit. et bien aujourd'hui, séquence souvenir. Fabien fait yes. Allo Oui, bonjour monsieur, euh, je m'appelle Fabien Feige, je suis bien chez Bernardo Oui, bonjour monsieur Ah, dis-moi, est-ce que tu peux me passer euh, Zoro s'il te plaît Qui ça Zoro Non monsieur, il n'y a pas Zoro ici hein Bah c'est qui au téléphone là, c'est Bernardo Oui, c'est Bernardo qui parle Bah euh, c'est bien Bernardo le, le fidèle serviteur de Zoro là au téléphone Non monsieur, ici c'est pas le serviteur de, de Zoro ici, il n'y a rien à voir ici hein, monsieur C'est une erreur hein, bah... c'est une erreur Oh c'est bizarre cette histoire <rire> Allô. Re, re, re, Coucou, Bernardo. C'est encore Fabien Feijec là. Il est toujours pas arrivé, Zoro. Non, monsieur. Pour arrêter là, j'ai autre chose à faire. Hein. Oui. Pour arrêter de appeler Zorro, il est pas là. Oui. Alors, je me doute que Zoro est pas là, mais dans ce cas-là. Est-ce que tu pourrais me passer le sergent Garcia? Mais il n'y a pas de sergent Garcia. Il n'y a pas le Zoro, Il n'y a personne ici pour vous, monsieur. Ici, c'est Bernardo da Silva. Oui. Et il ne parle pas avec vous. Mais Comment si. Commence en avoir assez. Non, mais alors Re, re, re, re, re coucou! C'est toujours Bernardo qui bon, Oui? Arrêtez de me y déranger! Oui? C'est pas quoi. génial, va te faire C'est pas bien là, hein. De quoi? Qu'est-ce qui va bien? Je suis pas content, hein? Mais... J'ai autre chose à faire que de, de parler avec toi des, oui. des conneries que tu me dis là. C'est pas les conneries, je cherche à joindre Zoro! Parce que si tu veux, il est parti avec euh, ton Va te foder, tu parles un peu là, va te foder, tu connais ça, tu comprends un peu? Euh, euh. Non, je, je, c'est qui ça? C'est un, un cousin à vous? C'est qui? Non, mais va te foder, foder! Ah. Bien profond, hein ouais, comme on dit. Mais... Oh! Allo? Allô. Oh, oh, oh, oh, non, mais oh, C'est pas possible. Oh, Bernardo, c'est moi Oui. Bernardo est ton merde. Ah, oula. Va Fauder, Bernardo Vas-foudère, mais... carade de mais... merde. Mais okay. non. Ah non, c'est pas Fabien Foudère, c'est Fabien oui. Feijès. Tu m'énerves Fabien Foudère, de merde. Non, c'est pas Foudère de merde, c'est Feijès. Fabien, de merde. Fabien Feijès. Fabien Feijès. Tu parles un peu là, vas-foudère, tu comprends un peu? Non, c'est qui ça? C'est un, un cousin vous? C'est qui? Fabien, de merde. <rire> <rire> eh bien, Fabien Feijès, qui reviendra évidemment. Demain avec beaucoup de plaisir Dans un instant, on va appeler l'un en l'une d'entre vous Pour fêter votre anniversaire à l'antenne Alors c'est encore possible de s'inscrire Gilles Pour l'anniversaire Oui, tout à fait On envoie anniversaire par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS Et ça arrive juste après ceci Soprano ne s'ablit plus en Prada Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux J'étais le plus grand conseiller des hommes même en lieu On faisait appel à mes services pour prendre malheureux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 Que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en prada. Le job s'habille plus en prada. Des hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses ghosts. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job? Non, le job s'habille plus en prada.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 si faire oui, oui. Les... 7h46, Sarfone Radio, on démarre la journée ensemble ce mercredi 27 juillet. Imani, don't be so shy. C'est une bombe et c'est ce qui arrive dans quelques secondes, côté son Floor. Le temps pour nous d'appeler en direct l'anniversaire du jour. C'est une connaissance à toi, Jean-François, qui t'a dit pourquoi pas souhaiter un bon anniversaire à Jérémy ce matin. Tout à fait. Qui est, je pense, en vacances. Ça sonne. On va donc essayer de prendre Jérémy dans quelques instants. Le temps, bien, de le mettre sur le drop pour peut-être voir le faire venir ici, à l'antenne ici. Vous voyez, hop, est-ce que Jérémy est là Bonjour Jérémy Bonjour. Comment ça va Ça va, ça est -ce va. Est-ce que tu sais où tu es euh, Je suis à euh, Lanzarote. <rire> ah C'est une très bonne chose. Alors, je suis à la radio, je suis à la radio. C'est une bonne nouvelle, Jérémy. Bon anniversaire à toi. Tu es en direct sur Fun Radio ce matin. Un joyeux anniversaire. Jean-François est avec nous et il voulait, avec des amis communs, te souhaiter un bon anniversaire ce matin. Voilà, Jérémy. Ben, euh, ah. oui, voilà, on se connaît par le milieu du foot, évidemment, mais on a un, un ami commun qui m'a dit tiens, on réveillerait bien Jérémy pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et donc, euh, donc voilà, en plus, dou double oui. bonne nouvelle. C'est une, de... une période un peu particulière pour toi, Jérémy, avec des bonnes nouvelles qui t'arrivent. Oui, effectivement, puisqu'il y a quelques jours à peine, j'ai vu une belle demande en mariage sur mignon. une de Lanzarote, donc euh, Bon anniversaire et, et, et avec beaucoup d'avance, tous nos vœux de bonheur Merci beaucoup, Félicita ça fait plaisir, merci. Félicitations Jérémy, quel âge tu as ce matin euh, 23 ans 23 ans et déjà une demande en mariage, c'est mignon Gilles Trop mignon Comme quoi l'amour existe <rire> et Ce matin Jérémy, tant que tu es avec nous, on va en profiter On parlait des surnoms qu'on peut donner à nos copains, à nos copines ou encore à nos amis Est-ce que toi tu as un surnom que tu donnes peut-être déjà à ta fiancée Euh, oui, mon amour, tout simple Ah, C'est très beau Alors on parle de des surnoms qu'on donne à son sexe Tu as un surnom pour ton sexe Non, non Et ta chérie en donne pas non plus Pas encore Bah non, jamais ah. avant le mariage bien Ah, vrai. ah autant, autant pour moi, jamais avant le mariage très Jérémy, je te fais des gros bisous Passe une excellente journée Et puis on te souhaite encore une fois un très bon anniversaire A très bientôt Merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir. Des bisous Jérémy, bonnes vacances. Vous avez envie vous aussi de souhaiter un anniversaire, bah on a quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre dans quelques instants, qu'on va rappeler juste après parce que c'est la magie du direct les amis. vous avez envie de vous inscrire pour demain, après-demain même, pour un jour pendant l'été, c'est très simple, ça se passe comme ça. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Annive par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun radio. All night, all summer. Stan. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Non, non. Welcome in the biggest party fun, party Fun, fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Fun Radio.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 What I'm doing the way we're moving, like introducing us to a new thing, all that you got, skin and skin Yeah, something Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio Take a breath, rest your head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 my heaps in your hands, and I'm laying down by your side, I taste the sweet of your Fun radio. Fun radio. La c'est dingue. La, la c'est dingue. La c'est dingue. La dingue. La dingue. Laisse-moi la là j'atterris J'avoue là c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé me dis pas que tu m'gives car j'ai même pas commencé. Mon le son. Będę a w tym momencie, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, baisse GELDOM Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ce titre Jean-François Durant l'année quand même hein. <rire> Exceptionnel mal, ouais. The Chainsmokers, Daya, Don't Let Me Down C'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio Juste avant on appelle le deuxième anniversaire de jour Parce que vous avez été nombreux à nous envoyer des messages Et donc on s'est dit, il fallait qu'on souhaite un deuxième anniversaire Aujourd'hui c'est Justine qu'on va appeler dans quelques secondes C'est en train de sonner On va la prendre en direct C'est sa messagerie, c'est pas grave pour le eh ben, On va rappeler tout tout en en on est en direct On raccroche et puis on rappelle on raccroche le téléphone et on va rappeler Justine en direct dans un instant. Justine qui est étudiante infirmière et qui vient de Rebecca. C'est son filleul Lucien qui nous a envoyé un petit SMS plutôt mignon. Et donc on s'est dit, pour Lucien, on va appeler Justine aujourd'hui. Le temps de vous parler également des petits surnoms qu'on peut avoir... Euh Eh bien, euh, dans la vie de tous les jours, par exemple, est-ce que vous saviez, euh, est-ce que toi, tu sais, Jean-François, parce que je sais que tu parles wallon, est-ce qu'on a des, des, surjons, des surnoms qu'on qu peut walloniser, si on appelle ça comme ça Est-ce que tu euh, as un exemple euh, J'en ai pas vraiment, mais euh, oui, je pense que ça peut très facilement se faire. Mais en fait, exemple très simple, quand on veut walloniser, si on peut appeler ça comme ça, un surnom, ça peut être juste, tu prends le nom Kevin, tu ouais. fais Kevin, tu peux faire Maureen, Cécile, Jonathan, Joël, Serge, Mathieu, voilà. On a wallonisé le, le prénom Voilà comme ça vous le savez C'est une petite info en plus qu'on fait ce matin En tout cas on va essayer d'avoir Justine On appelle ça du comblage Si vous ne connaissez pas un peu le monde de la radio On appelle ça du comblage C'est à dire qu'on essaye d'appeler quelqu'un Ça ne fonctionne pas Et donc ben, le gars il parle tout seul On va lui laisser un message peut-être à Justine Si euh, elle ne répond pas ce matin Parce que bon On va lui souhaiter un bon anniversaire Maintenant qu'on a pris une minute trente Pour teaser le fait que Justine va arriver On va quand même lui souhaiter un bon anniversaire Parce qu'elle a 24 ans aujourd'hui je pense Justine qui habite Rebecca qui est en vacances de mémoire et Si euh, ma petite fiche sous les yeux a bien été remplie par notre ami Gilles Qui remplace Coralie qu'on embrasse Qui est malheureusement malade aujourd'hui mais qui nous écoute quand même En tout cas Coralie on te fait des gros bisous Et tu reviendras à très bientôt Justine elle est avec nous, salut Justine Bonjour Comment ça va Bonjour. Oh tu as l'air tout endormie Justine En tout cas ce matin j'ai une bonne nouvelle pour toi Je te souhaite un bon anniversaire bon, Un joyeux anniversaire, anniversaire Bon anniversaire ma Justine Merci beaucoup. Ah Justine, on l'a vraiment réveillé Justine. C'est ton anniversaire. Justine. C'est ton petit fille Lucien qui nous a envoyé un SMS au 3044 et on s'est dit bah voilà, il fallait qu'on souhaite un bon anniversaire à Justine. 24 ans ça se fête, et tu es en vacances pour l'instant, c'est ça Ouais, Qu'est-ce que tu as fait hier pour être comme ça ce matin, Justine On veut tout savoir. Il, il, il, il est qu'8h en soir. Tu sais, nous, on est debout depuis 5h. Donc, 8 heures, pour nous, c'est le début. Ouais, la... bah, elle, elle est en vacances, la pauvre. Hein. Vous la elle... réveillez pour que Justine. je sois bon anniversaire. C'est une bonne chose. Dis donc, Justine, je te fais des gros bisous. En tout cas, profite Merci bien de ton anniversaire vous vous vous vacances. et de tes vacances. Tu étais en direct sur Fun Radio ce matin. Et puis, on se retrouve très bientôt. À allez, va te coucher, ouais. coucher maintenant. Bonne ouais. nuit, Justine. Et... À très bientôt. Vous avez envie de souhaiter un anniversaire récent encore jouer au Battle Fun dans quelques... Vous êtes dégueulasse Vous jouez au Battle Fun dans quelques instants, vous envoyez le jeu dès maintenant par SMS au 3044. Fun Radio. Fun. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur Vandenbor.be. Vandenbor, la confiance On à 8h01, sur Fun Radio, debout tout le monde. On s'informe en ce mercredi 27 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut, Jeff. Bonjour, Antoine. Bonjour à tous. Moins de deux semaines après le carnage de Nice qui a fait 84 victimes, les djihadistes du groupe État islamique ont à nouveau frappé la France hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, où l'égorgement d'un prêtre dans son église pose la question des moyens de lutte contre les attentats. Jacques Hamel, un prêtre de 86 ans, était égorgé au couteau lors d'une prise d'otage dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. Un autre otage, un paroissien de 86 ans, était grièvement blessé, mais hors de danger. L'attentat revendiqué par l'État islamique a été perpétré par deux djihadistes qui ont été abattus. L'un des deux mis en examen pour avoir tenté de rejoindre la Syrie était sous bracelet électronique. Et dans un climat politique déjà électrisé par l'attentat de Nice, l'opposition a critiqué hier la politique antiterroriste du gouvernement. Le président François Hollande réunit ce matin à l'Élysée un conseil de sécurité et de défense après avoir reçu les représentants des différents cultes. Ce soir à 18h15, une messe sera célébrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour les victimes de l'attentat.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 à la portion congrue alors qu'en raison de sa configuration géographique Les coûts d'équipement sont proportionnellement plus élevés Toujours selon Olivier Minguin, une fois que la Flandre aura été servie Elle demandera la régionalisation des chemins de fer Et la Wallonie sera donc larguée avec des infrastructures vétustes et incomplètes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 Elle est dans un instant, c'est une bonne dose de Sun Explore que je vous balance avec Cheatcote. On aura aussi des euros, Bob Sinclair et puis le meilleur De Sundance Flower, C'est ce qui arrive évidemment juste avant. Côté météo, Jean-François, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? La seule bonne nouvelle, c'est que les températures vont rester agréables de 19 21 degrés en Ardennes et en bord de mer, 22 à 23 degrés dans les autres régions. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la pluie va progressivement faire son retour aujourd'hui et s'installer pendant les prochains jours avec un temps très instable jusqu'au moins ce week-end. Il faudra attendre mardi prochain pour le retour du bon temps. Merci, l Jeff. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 8 h et tout de suite, c'est The smoker sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL, la qualité et le service creffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. creffel Les meilleurs prix, service compris. prix. Ah, Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram Suivez Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Midown down down Bob Sinclair, somebody moon c'est un de mes titres préférés, mes titres coup de cœur du moment, il cartonne ce DJ, et eh bien il arrive dans quelques instants sur fun. Juste avant Gilles, on vous rappelle, voilà on se réveille, on est en bonne humeur, il est 8h08 ce matin. On vous rappelle qu'on vous offre des places de ciné toute cette semaine. Tout à fait, on vous offre 5 places de cinéma pour Ça vos classe. amis, votre famille, peu importe. Et, Et j'ai encore de... une meilleure nouvelle, c'est pas 5 places, c'est 2 fois 5 places. places. Encore mieux. Et il vous suffit d'envoyer ciné suivi de vos coordonnées complètes au 6322 pour 1 euro par, le, par message. Pardon. Bonne chance à vous, on appelle l'une d'entre vous dans 10 minutes. Donc, dépêchez-vous, Ciné vos coordonnées par SMS au 6322. Gilles, on a eu quelques réactions sur les réseaux sociaux par rapport eh bien, au sujet du jour, les surnoms qu'on peut donner entre amis ou entre amis. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Tout à fait, donc on a Angelo qui nous dit Ma copine a surnommé mon vous-savez-quoi de Calipo Comme la glace Comme la glace, je ne connais pas du tout Ah oui, c'est le, le glaçon le, le long glaçon D'accord, ouais, d'autres réactions par SMS peut-être Alors, je les ai notées, oui Alors on a Mélodie par SMS qui nous dit qu'elle et sa meilleure amie s'appellent Sushimaki Sushimaki, pourquoi pas, c'est original Et alors il y, y a Gravino pardon, qui, qui souhaite un joyeux anniversaire à sa minette, ça fait six mois aujourd'hui <rire> qu'ils sont ensemble Eh bien bon anniversaire à minette donc on embrasse C'est vrai on a tous et toutes en tant que garçon, Jean-François tu peux le confirmer, déjà nommé notre, notre sexe par un petit surnom, par un prénom Ouais moi c'est Popol tout simplement Popol c'est ouais, très simple, Étienne. Ouais, ouais, plus... <rire> votre réa, est-ce que c'est aussi très simple euh, Non moi je donne pas de surnom, j'ai pour l'instant pas de surnom à euh, mon sexe Pour l'instant, on va en trouver un avant la fin de l'été, pour toi Gilles <rire> Il en a pas besoin Pas besoin, de pré le prétentieux. Angelo, on peut le rappeler, c'était quoi Angelo <rire> Angelo, c'était Calipo. Calipo. Alors j'ai trouvé sur internet quelques petits surnoms. Par exemple, on a simplement Pénis. On peut l'appeler Salut mon Pénis. On peut être Popol, comme disait notre ami Jean-François. Ça peut être Et le Boss, ça va. Ça peut être Saisi, Hachoum ou encore Caquette. Il y a aussi une expression que j'aime bien, c'est faire pleurer le Colosse. J'ai peur. <rire> Je trouve ça marrant. Bah... <rire> on peut mettre un petit coup de fusil là qu'on fasse euh, semblant. On va faire pleurer le Colosse, pourquoi pas Et... C'est Joliment dit, voilà. Ah merci Etienne. Enfin un petit coup de feu. Bon allez, on se revoit demain Etienne. Bon, on verra. En tout cas on va continuer à parler de ça jusqu'à 9h. C'est l'info légère du jour. On va en rigoler ensemble. Dans un instant, on va bien offrir vos places de ciné. On va également parler de l'agenda du jour parce qu'il y a plein de choses à faire en ce mercredi 27 juillet 2016. Et côté sur Namesflor, c'est des euros et cheat codes qui arrivent. Et puis juste avant c'est mon coup de cœur que je partage avec vous dans un instant. Samoan Wunitmi, me, c'est le dernier carton de Bob Sinclair. Et c'est ce que je vous balance maintenant à 8 h sur Fun Radio. Vous écoutez Radio bon réveil. pas fait pleurer le colosse pendant le titre mais ce qui est sûr c'est dans la suite d'Euro et Elvis Crispo Baylor c'est ce qui arrive et j'adore direction l'Espagne avec eux dans un instant juste avant on va jouer au battle fun le principe très très simple vous allez voir et eh bien c'est un genre de petit blind test si vous voulez que notre stagiaire étienne a modifié c'est des titres qui sont passés sur fun ou qui passent encore pour l'instant et puis bah, il faut pouvoir le reconnaître on a Charlotte qui est avec nous et qui va jouer aujourd'hui au battle fun salut Charlotte comment ça va elle arrive Charlotte bien, elle se connecte Mais écoute très très bien tu viens d'où je viens de Soigny De Soigny, dans le Hainaut, près de Banche D'ailleurs, on est presque voisins, ma chère Charlotte Alors, dis-moi, <rire> tu vois qui nous écoute tous les matins Tu vas pouvoir jouer avec nous dans quelques secondes Mais avant, est-ce que tu as un surnom Le surnom que tu donnes à ton copain, ta copine euh, Le surnom que je donne à mon, à mon copain, en général, c'est Lou Lou, et est-ce que tu as un surnom <coughs> pour son sexe Non, non, désolé Pas encore, mais attention, tout touche y y On va te donner quelques <rire> pistes <rire> ce matin justement Pour peut-être trouver un son nom pour lui On y va, à gagner pour toi une place pour la descente de la laisse Ainsi qu'un cadeau surprise Est-ce que tu es prête Oui, tout à fait Attention, on y va, voici le premier extrait Alors, est-ce que tu as retrouvé Nous, on l'a retrouvé Euh, je dirais Maître Gims Non, on va réécouter encore une fois, attention Gilles Maître Gims, non, non, du tout C'est une reine de la pop, on peut appeler ça comme une, ça Une reine, une vraie reine Allez, ah, c'est une queen, c'est la queen Est-ce que tu as reconnu Charlotte Alors, si je dirais la queen, je dirais Beyoncé Bonne réponse Ah, super, merci, c'est aussi bon Yeah, Beyoncé qui sera en concert chez nous justement le 31 oui, oui. juillet si je ne m'abuse. Gilles d'ailleurs tu vas la voir. Oui, et j'ai le t-shirt Beyoncé aujourd'hui. Ah c'est vrai quelle coïncidence. <rire> Allez on y va, deuxième extrait. Ah. Facile. C'est un DJ français qui cartonne, quoi qu'il fasse, ça cartonne. Est-ce que tu as retrouvé Charlotte oh. On va réécouter. Je vois la chanson, mais de là à savoir euh, C'est euh, je... une collaboration, c'est un duo. Une, on ne voit jamais son visage. L'autre, c'est un DJ français qui cartonne. Là je te donne la réponse, hein. Presque. David Guetta. David Guetta Sia Bang My Head. Bonne réponse. Yeah, bravo. Ça fait un point pour l'instant. Attention suspense, Charlotte, il faut que tu retrouves la bonne réponse pour gagner. Attention, troisième extrait. Charlotte, une idée Ah ouais, non, aucune idée. Allez, on va réécouter Alors, encore là, une connais. fois. C'était un titre qui nous a fait danser, ça Gilles. Oui, je, je connais, mais je vais plus le titre, évidemment. Écoutez bien les paroles, hein. Charlotte, fais-moi plaisir, s'il te plaît, le titre ou l'artiste. ou sais ou c'est Oula Oula Oop. Oui, allez, <rire> on va dire que c'est bon, c'était Omaï avec Oula la Oh, goodness, bien. Alors, Oula, Oula. Eh ben Charlotte, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que ça y est, tu repars avec ton cadeau à descendre de la laisse, bravo Yeah, bravo Charlotte Félicitations à toi, bravo, on te fait des gros bisous, merci de nous écouter ce matin en tout cas, on t'envoie tout ça du côté de la maison, du côté de Soigny donc, dans le Hainaut, tu respires en rentaine, on va prendre tes coordonnées, et puis ben, bonne journée à toi Charlotte Merci, c'est gentil les gars à, à A très, bien. très bientôt, ciao, ciao Dans un instant, on va eh bien s'écouter Deoro avec Bailar Juste avant, Et eh bien, on va également vous rappeler Que vous allez pouvoir venir dans l'émission ici Pour jouer avec nous et pour parler des surnoms Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes Le SMS, juste avant c'est Deoro et Bailar 8h16 sur Fun Despacito Mami, sais que te va gustar Despacito Mami, yo sé que te va encantar Mueve Ensemble sur Fun 8h18 dans quelques secondes. C'est Chicote et Sex qui arrive. Mmh, c'est bon ça, et ça arrive dans quelques secondes. Le temps d'appeler l'un ou l'une d'entre vous pour bien vous offrir vos 5 premières places de ciné. Et je pense qu'on a Muriel qui est avec nous par téléphone qui va arriver dans quelques petites secondes. Ça sonne, c'est la magie du direct. Elle va arriver avec nous en direct, j'espère en tout cas, parce que si elle ne répond pas, on va devoir remettre les places en jeu. C'est le principe, c'est le règlement de la radio. Attention à ce que Muriel répond. On me fait signe malheureusement que non, on va attendre quelques secondes quand même On va appeler quelqu'un d'autre, c'est le tirage au sort Voilà, on va re relancer la machine On va réintercepter quelqu'un qui, j'espère, va décrocher à l'instant C'est le voilà, c'est le plaisir du direct, le temps de vous parler des surnoms puisqu'aujourd'hui qu'aujourd'hui, on parle des surnoms dans l'émission On a Philippe qui va arriver dans quelques instants également avec nous Philippe qui travaille ici, chef de radio Et qui pourtant a plein de petits surnoms assez chelous Il appelle par exemple sa femme, si Jean-François je te le dis Il l'appelle Ma Petite Caille C'est plutôt mignon, non Ouais, effectivement. Bah c'est chelou, ma petite carrière. Bon, on va pas continuer à parler de ça dans un instant. On va également vous reparler des surnoms à donner à votre sexe. On va en parler jusqu'à 9h en tout cas, puisque Charlotte n'avait pas trop d'idées. Nous on en a quelques-uns pour vous. On a Lloyd qui viendra tout à l'heure nous faire un petit coucou également, et qui parlera bah, de son sexe, qu'on connaît tous ici, évidemment. Et bien, il va nous donner euh, le surnom qu'il peut donner dedans. Audrey nous fera un petit coucou aussi tout à l'heure. Et puis Léo, qu'on va réintercepter dans un instant. Les gagnants, en tout cas, n'ont pas envie de leur place de ciné ce matin. Hein. Gilles, qu'est-ce que ça donne au standard, en tout cas, vu que c'est toi qui gères ça aujourd'hui écoute, on a pas mal de... de... On a pas mal de, de, de réactions pour le concours mais personne ne répond. Et est-ce qu'on a des SMS au 3044 concernant les, les surnoms aussi pour l'instant Le temps de trouver la feuille, parce le que c'est la machine du direct. C'est ça qui est bien. Alors oui on a quelques réactions, enfin c'est juste voilà, les gens qui nous disent les, les, les surnoms que eux ont. Donc il euh, y a par exemple mamie. Mamie. Ma. Ma. Pas mamie comme euh, l'inverse de papy. Ma. Ma. Mamie. Mamie, c'est moche. Mamie. Ok de c'est moche. Euh. <rire> Bon. Alors on a Minou On a Roudoudou Ah Minou c'est mignon Roudoudou la pleine folie des Pokémon Mais voilà on a Roudoudou Roudoudou c'est aussi pas, pas mal Pourquoi pas Et le Mars... dernier Darling Ah ça c'est bien C'est mignon Darling Ah ça j'aime bien C'est chéri en fait ça veut dire des chéri ou ouais, un petit côté british Voilà c'est ça j'aime beaucoup Continuez à réagir dès maintenant Par SMS 3044 Ou encore via la page Facebook De l'émission Fun. On a vu qu'on a eu Quelques petits messages On va le lire dans un instant Juste avant c'est côté et sexe. Et puis Timber... Timberg Qui arrive sur Fun Avec like Bromance You give all your love, nothing left to show I have been there too, alone in my despair Watching life go by, no one who to share Boy, you got it bad, but I got something good I want treat you good in every way, yeah You will never feel Mmm. -hmm. C'est parti on démarre la journée ensemble sur Fun Radio 8h26 bon réveil si vous venez de vous réveiller dans quelques secondes j'ai pas un titre qui va vous mettre de bonne humeur c'est l'euro 2016 l'hymne officiel de l'euro 2016 David Guetta Zara This one's for you et ça arrive juste après ceci sur Fun Radio prenez une bonne dose de fun ah. tout l'été dès le matin réveillez-vous avec Summer Fun toute la journée du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio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 Les vacances. Oui, en même temps, je pourrais très bien me choper un virus. On verra. Oui, enfin, si je pouvais éviter la touriste. Hein? Bon, oui, c'est vrai, ça peut coûter très cher, un problème de santé en vacances. Mais avec l'assistance voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et s'il vous arrive quand même quelque chose, Touring vous rembourse tous vos frais médicaux sans exception. Allez, on relance la musique. Plus d'infos au 0800 24 024. Offre soumise à condition. Fun Radio. Fun Radio. It's a strange feeling, feeling this way for you. There's something the way you boo, something the way you boo. With you I'm ever heat.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 ensemble. Vous êtes sur Fun Radio et vous écoutez Summer Fun. Fun. Fun radio.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 cette année dans ce pays. Il a été tué devant son domicile et ses meurtriers ont immédiatement pris la fuite. Le journaliste était l'éditeur et propriétaire d'un site internet où il dénonçait fréquemment notamment la corruption des élus locaux. Et cet assassinat porte à trois le nombre de journalistes tués dans le pays depuis le début d'année. En 2015, sept journalistes avaient perdu la vie au Brésil. En France, Air France prévoit d'annuler 13% de ses vols aujourd'hui au lancement d'une semaine de grève des hôtesses de l'air et des stewards qui intervient en plein chassé croisé estival sans grand espoir de sortie de crise. Les 37% des grévistes recensés par Air France protestent contre le renouvellement pour 17 mois de l'accord d'entreprise fixant notamment les règles de travail, la rémunération et le carrière des personnels navigants commerciaux. En juin, une grève de quatre jours, des pilotes avaient déjà coûté 40 millions d'euros à Air France, contrainte d'annuler 20% de ses vols en moyenne. Or, le mouvement social des hôtesses et stewards est prévu pour durer Plus longtemps et intervient en plein chassé croisé estival, une période cruciale pour le chiffre d'affaires. On poursuit par une info insolite, un Australien verni a gagné un hôtel, euh, carrément ça, dans une île tropicale au Pacifique, lors d'une tombola qui a attiré des milliers de participants à travers la planète. Un couple installé sur une île de Micronésie au, euh, au sud-ouest d'Hawaï de, depuis plus de 25 ans a choisi de rentrer en Australie et n'a rien trouvé de mieux que de faire de son hôtel de 16 chambres le prix unique d'une tombola, 49 dollars américains le ticket. Avant le tirage au sort, le propriétaire avait expliqué qu'il voulait transmettre son à quelqu'un qui lui ressemble, outre l'hôtel, le gagnant se voit décerner une résidence à quatre chambres, cinq voitures de location, dix, deux camionnettes de 10 places, un pick-up et un restaurant, rien que ça. L'hôtel populaire auprès des amateurs de pêche et de plongée n'a en plus aucune dette. Les propriétaires avaient dit qu'au minimum 50 000 tickets devaient être vendus pour que la tombola ait effectivement lieu pour atteindre les 2,5 millions et demi de dollars. Mais la barre a été largement dépassée, les dizaines de milliers de perdants auront au moins de quoi rêver un peu Et puis je ne résiste pas pour conclure ces infos, à vous raconter la mésaventure d'une Australienne. Pour conclure, une Australienne a eu la frayeur de sa vie lorsque prise d'une envie pressante dans un cimetière, elle a ouvert la porte des toilettes publiques pour constater qu'une grosse otarie à fourrure y faisait tout simplement la sieste. Le plus surprenant est que l'animal de 120 kg se trouvait à plus de 500 mètres du plan d'eau le plus proche. Les autorités ont pensé à une blague quand elles ont été contactées, d'autant que personne ne s'est expliqué comment cette otarie a pu se retrouver là. L'histoire se termine bien, l'animal a été maîtrisé et relâché sur une plage des environs. Ben! Et surtout pour qu'elle arrive dans un cimetière, c'est un peu <rire> Effectivement, non ouais, Dans un cimetière, dans les toilettes d'un cimetière, c'est pas tous les jours qu'on voit une autre arrivée. Peut-être qu'il faisait chaud là-bas. on sait <rire> pas, <c 'est rire> <Effectivement>. Mystère, affaire <rire> à, à suivre. Dans un instant, côté sonnettes fleurs, c'est Faith et Afrojack qui arrive. On a aussi le duo Dimitri Vegas et Like Mike avec Arcade. Juste avant, Jean-François côté météo, que se passe-t-il La pluie devrait faire progressivement son retour dans le courant de la journée. Les températures aussi entre 19 et 21 degrés en Ardennes et en bord de mer, et entre 22 et 23 dans les autres régions. Ce temps instable devrait nous accompagner pendant les prochains jours, avec un peu plus d'éclaircies pendant le week -end. Il faudra attendre mardi prochain pour le retour du bon temps Merci Jean-François Le prochain rendez-vous de l'info c'est à 9h Et tout de suite c'est Boosty sur Fun Radio mmh. Fun Radio fun. Summer Fun C'est du, son dance, du son dance Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio Je ne serai plus jamais seul Je ne sera plus jamais seul On sera plus jamais seul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 Dans vide, ça fait baller. tout le monde est speed, je me sens Franchement faut changer d'attitude, ne s'intéresse à mes aptitudes Prisonnier et déshumanisé, cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser j'ai pas une vie droit, Mais pourtant mes que j'accumule les victoires Cause I don't wanna be alone I just wanna go back home Every time I hear that song I feel alone don't look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone on. and on and on and on. on like Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul.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 À 8h38, merci d'être avec nous Dans quelques secondes c'est du Beige, Dimitri Vicas et Like Mike Arcade qui arrive On met les mains en l'air et on y va l'exercice du matin c'est ce qu'on va faire dans quelques instants juste avant Gilles on vous parle d'un concours mais quand je dis exceptionnel c'est vraiment génial qu'on vous lance dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio Belgique qu'on a lancé d'ailleurs dès lundi mm -hmm. et qui se clôture malheureusement aujourd'hui c'est tout ça que je devais dire ce sont des places qu'on vous offre pour Aventure Park à Havre, et nous on a eu la chance eh bien, de le tester ce week-end franchement c'était génial on a eu énormément de chance on a passé une journée de dingue Alors qu'est-ce qu'on a fait en gros Du sol élastique Qu'est-ce qu'on a fait, fait Du soleil élastique, de la tyrolière, on s'est jeté dans le vide, on a, fait, on, a, on a fait tellement de choses que je... je... Oh. Je ne saurais pas tout vous dire Une, une euh, journée de sensations fortes C'est ce que vraiment. le parc aventure de Wavre vous offre Alors justement, pour vous inscrire et tenter votre chance C'est très simple, vous likez la page Facebook de Fun Radio Vous partagez le statut Et puis vous mettez en commentaire de la publication de la page C'est important, Et eh bien l'ami, la personne avec qui vous voulez y aller Et nous on vous tira au sort ce soir Pour, pour euh, repartir avec euh, vos entrées Gilles, là-bas on peut faire plein de choses, c'est vraiment génial Alors Par exemple, on a testé un sous... Euh, Bah à l'élastique, ça va être à l'élastique. C'est-à-dire c'est une sorte de catapulte où on est tiré par des élastiques et puis tout d'un coup, on te lâche. Tu vas vers le haut. Tu vas vers le haut. Ah non, pardon, ok. Euh, tu parles du premier. Le premier qu'on qu a fait, voilà. En fait, on te lâche, donc c'est un peu comme euh, un... Comme on appelle Comme ça. Comme une catapulte. Comme une Je catapulte. Pense que tu le décris bien. Et donc, dès le moment on va, on va filmer tout ça, on va vous le montrer. Dès que tu, tu arrives au-dessus du niveau des arbres, donc tu ne te sens plus soutenu par rien. Là, tu te sens mourir réellement. Et franchement, le cri, mon cri vaut de l'or. Je vais vous publier sur la page Facebook de l'émission. On a filmé tout ça. On a fait plein de petites interviews. On a fait un truc plutôt sympa. On va publier aujourd'hui sur la page Facebook de Fun Et vous allez voir, c'était à voir. Et donc, ça se passe maintenant sur la page de fun. J'aurais dit au moins quatre fois, mais au moins, vous êtes sûr Et on l'a compris. On a Jonathan qui est avec nous par téléphone. Il habite Bruxelles. Et il a notre, gagné des De ciné ce matin, salut Jonathan. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça eh va bien, va écoute, bien. Je t'annonce la bonne nouvelle avant que ce soit fait. Tu regagnes tes places de ciné pour partir dans le ciné. Ton frère, oh, oh. oh. j'ai une petite question pour toi. Si Jonathan, tant que tu es avec nous, est-ce que tu as un surnom oui. comme ça avec le que tu utilises pour tes amis, pour ta copine ou même un surnom qu'on utilise sur toi? Euh, Johnny, Johnny, Jonathan, Johnny. Oh. Ouais, pourquoi pas? Est-ce que tu as un surnom pour ton sexe aussi? Euh, non, pas du tout, non. Et pourtant, j'ai lu un sondage, les gars, il faut pas déconner. Qu'on a quand même 168% des mecs belges qui nomment leur sexe. 68%. Non, 68%, pardon. Ah. J'ai ma langue à fourcher. 68%. Et pour l'instant, on voit que c'est un peu mitigé. On va en parler dans quelques instants avec notre amie Audrey qui va nous rejoindre, on l'espère, avant 9h, puisqu'elle vous accompagne de 9h à 13h. On va appeler Philippe, notre ami Philippe, qui va venir nous en parler aussi tout à l'heure. Et puis Jean-François, tu as trouvé pour nous plein de petits mots sympas. On va les lire dans quelques secondes juste avant. Est-ce que vous aviez un surnom à me donner, les gars, Dans l'équipe, ce serait quoi Parce que moi, je vous ai donné des surnoms. On a Bertie et Titi qui nous réalisent. On a Gilou qui est là-bas. On a Jeff, notre, ré... notre journaliste. Est-ce que vous avez un surnom pour moi Parce qu'on en a pas, en fait. C'est une bonne question, ça ouais. J'en ai un, vas-y, Dumbo. Ah, ah Pourquoi ah, Pourquoi Dumbo Pour, pour, pour euh, les oreilles un petit peu décollées. Moi je connais. J'aurais décollé. Ouais, genre le mec qui quand il y a du grand vent doit mettre du plomb dans les chaussures pour pas s'envoler. <rire> c'est dégueulasse. <rire> je suis pas d'accord du tout avec vous. Étienne tiens, j'ai oreilles décalées euh, Non, c'est Titi. En fait, c'est ma famille qui m'appelle comme ça. D'accord. Et moi, est-ce est... que j'ai les oreilles décalée <rire> était qui n'a pas compris la question je pense donc ma question était est-ce que j'ai les oreilles décollées tu trouves ah oui oui oui Large euh, tu déconnes ou quoi non c'est vrai sais que tu peux retourner à Marseille elle, très, très vite elle hein, dépasse hein, même de ton portes. casque euh... et ben, on va mettre une photo maintenant sur la page Facebook de Summer Fun est-ce que j'ai les oreilles décalées est-ce que vous trouvez que je ressens ma jumbo je suis pas du tout d'accord avec eux je... je vais me venger c'est un truc de dingue et bien on pourrait réagir dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio Be les gars je déteste ça vous allez voir on va se venger avant la fin de l'émission vous allez morfler je sens que le gage arrive ça va être très très drôle dans un instant en tout cas c'est feuille c'est que arrive côté en J'essaie de me consoler de cette triste nouvelle Jumbo va s'envoler dans quelques instants 8h42, merci de vous rêver avec nous Justement c'est Dimitri Mega c'est like my so Fun bien réveillant en tout cas ce matin 8h46 vous êtes sur Fun Radio et j'ai pour vous Face et Afrojack avec hey dans quelques instants Le temps pour nous de faire la Belgique, le tour de la Belgique en, B... en Wallonie et à Bruxelles avec l'agenda du jour. Gilles, on parle d'un match de foot pour commencer. Tout à fait, un match de foot. Et donc, tu parles de Tour de Wallonie. On part à Verviers aujourd'hui. Donc, c'est un, f... un match de foot qui se passe aujourd'hui. Ça se passe se... aujourd'hui aujourd à Verviers, tout à fait. À la place du martyr, c'est donc un match de foot spécial rue en fait, le Lotto Street Soxer. Ouais. Un tournoi de football gratuit. Donc, il faut faire des équipes de 4 à 6 joueurs. Voilà et on peut s'inscrire sur leur site internet Et d'ailleurs ils ont plein de dates parce que ce match de foot itinérant il va justement dans plusieurs villes de Belgique jusqu'à fin août Et c'est un peu un rassemblement jeune Donc on va pouvoir retrouver, on va publier le lien sur la page Facebook de l'émission dans quelques instants Et on va continuer à parler de foot ce matin avec Marie-Odile Qui habite eh bien, du côté de moustier sur sang Marie-Odile bonjour Oui bonjour euh, Comment ça va Ça va, ça va. Alors merci d'être avec nous ce matin, tu es avec là parce que tu nous envoies un petit message pour parler d'un match de foot féminin, alors rien que ça c'est déjà très sexy, ça se passe avec le REFC Moustier. Oui, donc voilà, il y a peu de temps, on a une jeune fille qui est venue nous proposer de créer une équipe féminine, oui. euh, ce qu'on a accepté tout à fait, et euh, là-dessus, elles nous ont proposé d'organiser un match de gala ce vendredi à 19h. D'accord. On reçoit euh, Fibré contre euh, l'équipe féminine d'Anderlecht. pas mal En tant ah, bon fan oui. de sport, tu connais ah oui, l'équipe féminine d'Anderlecht qui peut vraiment être comparée à l'équipe masculine, puisqu'elle a été finaliste de, de la sport. dernière Coupe de Belgique et leader de la saison régulière. Et en plus, euh, l'équipe de Cibray, euh, c'est une équipe de division 2 nationale, donc c'est un, un chouette match pour promouvoir le foot féminin. C'est un haut niveau Ah oui, ça va être du très très bon niveau. Elle donc en tout cas, sera retrouvée du côté de, euh, de, de, de Moustier. moustier ouais. Tout à fait, sur le terrain de foot oui. de Moustier. Ce sera le 29 juillet 2016 à 19h. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui accompagnent ce match de foot Alors euh, là pour euh, ce match-ci, juste après, euh, il y aura un DJ qui sera là Donc il mettra un peu d'ambiance Il a et, ça. Euh, Oui voilà, et alors nous avons un autre événement qui est le 10 septembre Où là nous accueillons le c Foot de Charleroi D'accord Parce qu'on veut vraiment se démarquer dans notre club où on accueille vraiment tout le monde Et euh, même la personne qui est totalement différente Donc euh, voilà Merci beaucoup, Mario. odine En tout cas, on publie tout ça dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Je t'embrasse. Et puis, bonne chance, évidemment, pour cet événement qui sera donc le 29 juillet du côté de Moustier. Vous avez envie également de passer, et eh bien, euh, une annonce le matin ou le matin ou tous les matins de l'été. Eh bien, vous envoyez tout ça par mail à Anto.Funradio.be. Le côté, la suite du Sundance Floor, c'est dans quelques instants avec Julian Peretta. On aura aussi Face et Afrojack. Et puis, on parlera des surnoms les plus ridicules qui existent au monde. Et c'est juste après ça.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 The dance floor. fun fun, radio. fun radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. I like crashing waves but i want to see them at first light like after a long night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 Anto, sur Fun Radio. I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. A lot of seen smiling. Why you try to hide it. Don't you know you've got it all? I know when you go. Do you think can you live like you won't? I know when you go, you just looking for living i said, hey, would you come with me? I say hey. hey. Sur Fun Radio 8h58. I am, I Dans un instant, côté son end floor c'est Julian Peretta et Icry qui arrive Le temps pour nos gilles de lire plein de petites réactions par SMS au 3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Ok, tout à fait, on commence par la page Facebook où on a Valérie qui nous dit bah, qui fait un petit clin d'œil à y Anto, Dumbo, c'est trop mignon. <rire> Merci Valérie. Alors ensuite, on a Géraldine qui nous dit « ben Moi, quand j'étais enfant, mes parents m'appelaient Miss Camembert » C'est joli, ça. C'est joli, oui, mais j'ai demandé pourquoi. Voilà, c'est voilà. ça. Alors on a Stéverine qui m'a dit « ben Moi, mes parents m'appellent toujours Boulette. » Ah oui, j'ai vu Boulette dans les réactions sur Facebook. En tout cas, c'est pas très sympathique non plus. Boulette, camembert. Euh, il faut se poser des questions, les gars. Il faut, il faut savoir le pourquoi. C'est comme alors eux y a, qui y m'appellent y a... Jumbo. Euh, comment Jumbo. Dumbo. Dumbo. Voilà, parce que j'ai soi-disant des grandes oreilles, ce qui est faux, évidemment. Je vais vous mettre une photo juste après sur Facebook. Comme si je captais l'air et l'électricité avec mes oreilles. Quoi. Alors, on a aussi Céline qui nous dit que ses parents l'appellent Boulette aussi. On a Jess qui dit qu'elle, elle appelle sa fille Boulette, en fait. Donc, Boulette revient quand même ouais, souvent, beaucoup, apparemment. Mm -hmm. Et alors, par SMS, on nous dit Moi, je l'appelle courage, il faut, car il faut savoir prendre son courage à demain ça ah, c'est plutôt <rire> mignon c'est plutôt pas mal et alors on a on dit on nous dit aussi par sms au 3044 bonjour moi j'ai appelé mon sexe bidou comme ça quand j'ai fini de faire pipi je scoubidou <rire> ça c'est bien Jeff <rire> quelque chose d'autre C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. On attend vos réactions par SMS. Et maintenant, on a Samy qui a également envoyé un petit message sur la page Facebook de Fun. Lui, il dit qu'on l'appelle Samy le salami. Donc notre ami Samy qui vient parler ici de de bons plans et, et de sexo. Samy, on l'embrasse évidemment. Alors il dit que lui ses potes, il a pas de surnom pour eux, il les insulte. C'est vrai que moi je fais ça aussi parfois, ça oui, arrive. Ouais. C'est affectif. Et puis bah, sa chose, il l'appelle Popol. C'est aussi très simple. Voilà. Ou quand il était petit, il l'appelait Monsieur Haricot. Je veux pas savoir haricot <rire> parce que si c'est en fonction de la taille, ça peut être très triste. Samy, on t'embrasse, on se retrouve évidemment dès demain. Le temps pour nous, Jeff vient de parler de tout à fait décalé et insolite. Bah oui, effectivement, il y en a plein qui euh, appellent leur euh, petit bazar euh, avec un nom de dessin animé. Donc, Popeye, Babar, Pinocchio, ou alors ils prennent carrément d'autres appellations. Mais Popeye, c'est bien, non parce que Popeye, il est musclé. Oui, effectivement, il y a même qui appellent Pikachu aussi. Pikachu, Pikachu. Oh, oui, électrique. Je ne sais pas si c'est aussi grand et de couleur jaune, mais voilà. <rire> et donc, euh, il y a aussi Goliath, le colosse, monsieur muscle, ou alors euh, on part sur d'autres appellations comme Gourdin, Poutre, Manche aussi. Et alors, il y en a un dernier que j'ai trouvé. Putre, euh, il faut presque pas se vanter. Hein, ouais, ouais. ça quand même. Mais, et alors, il y a aussi le cigare à moustache. Ça, c'est un peu plus euh, léger. C'est assez, euh, assez amusant, mais j'entends souvent ça aussi. Hein. Cigare à moustache. Cigare à moustache. Eh bien, écoutez, on note. Notez chez vous aussi à la maison, pourquoi pas, pour renommer votre, votre petit oiseau, euh, pour pouvoir euh, vous aussi vous amuser à table et parler eh bien, de tout cela. <rire> j dit, on va rappeler l'OPCD aujourd'hui. Tout à fait, on vous offre des places de cinéma. Il suffit d'envoyer Stine et vos coordonnées par SMS au 6322. C'est 1 euro le message. Et on vous offre, il faut le savoir, 5 places. Et on, on appelle là en lieu d'entre vous dans quelques secondes.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 La journée démarre ensemble sur Fan Radwin 9 h 1 en saint ce mercredi 27 juillet 2016, avec toi, Jean-François. Bonjour. Bonjour, Antoine, bonjour à tous. En France, moins de deux semaines après le carnage de Nice qui a fait 84 victimes, les djihadistes du groupe État islamique ont à nouveau frappé la France hier à Saint-Étienne-de-Rouvray, où l'égorgement d'un prêtre dans son église pose la question des moyens de lutte contre les attentats. Jacques Hamel, un prêtre de 86 ans, a été égorgé au couteau lors d'une prise d'otage dans son église de Saint-Étienne-de-Rouvray, près de Rouen. Un autre otage, un paroissien âgé de 86 ans également,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 empêcher Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle, d'accéder à la Maison Blanche. Chez nous, le cabinet du ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, analyse actuellement si les dizaines de milliers de policiers ne gagnent pas trop peu par rapport à leurs collègues fonctionnaires qui ne courent pas de risques. Les syndicats policiers ont calculé que les inspecteurs gagnaient chaque année 2030 euros en moins que les fonctionnaires de la même échelle salariale. La police n'a pas reçu d'augmentation depuis les réformes de 2001 qui mentionnaient qu'aucune augmentation de salaire n'était prévue pour la police dans les 5 ans. 5 ans sont donc finalement devenus 15 ans sur demande. de ministre. De l'intérieur, des spécialistes étudient désormais la question. À quelques jours de la reprise du championnat de division 1 de football, nos clubs se rassurent un peu comme ils peuvent. En troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Androlex a dû se contenter d'un partage de 2 hier en Russie à Rostov. Et puis après une série de résultats mitigés, Charleroi s'est imposé 0-4 à marie marienbourg Moukron, de son côté, a battu d'Ender sur le score de 2-0 en remportant au passage son sixième succès. Il ne reste désormais que quelques jours à nos clubs de D1 pour préparer leur entrée en championnat prévue ce prochain week-end. Un tout dernier mot encore pour vous dire que si le cœur vous en dit, vous pourrez devenir le voisin du roi. C'est en tout cas l'un des arguments d'un agent immobilier pour vendre un château assoyé en province de Luxembourg. Le futur propriétaire prendra place dans la demeure historique érigée au 14e siècle et située à environ 8 km du château de Ciergnon, propriété du roi. 12 chambres, 6 salles de bain et 18 cheminées. Le bien offre 50 pièces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 Je trouve que c'est encore raisonnable pour se faire plaisir. On sait pas si cher que ça. 9h04 sur Fun Radio. Dans quelques secondes, c'est Benassi Bros. J'y arriverai. Et Yunick qui arrive juste avant côté météo. Jean-François, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles La pluie devrait faire progressivement son retour en courant de la journée. Ce n'est donc pas une bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle, c'est que les températures vont rester relativement agréables avec 19 à 21 degrés en Ardennes et en bord de mer, 22 à 23 degrés dans les autres régions. Ce temps instable devrait nous accompagner pendant les prochains jours avec un peu plus d'éclaircies pendant le week-end. Il faudra attendre mardi prochain pour le retour du bon Merci Jeff. Le prochain rendez-vous d'info c'est à midi avec Carlo. Moi je vous retrouve dès demain et tout de suite, c'est Julian Paretta sur Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel. c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, prix.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 Cry, cry, you know why I'm drowning in an ocean of salt Come back, to come back to me. Yeah, come back to me. Yeah, come back to me. Yeah, when you're gone. That's why. Allez, bienvenue sur Fun Radio 9h08. Yeah, unique, merci, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir Daniela qui a 52 ans et qui vient de Colfontaine. Salut Daniela. Bonjour. Comment tu vas Très bien. Eh bien, écoute, soit la bienvenue. Est-ce que toi tu as un petit surnom utilises comme ça à la maison pour appeler ton mari ou tes enfants mmh. Non, pas spécialement, non. Est-ce que tu as un, un surnom pour le sexe de ton mari aussi Ou pour le tien non. Ou pour le tien, on ne sait jamais, c'est vrai. <rire> Soyons ouverts, Daniela. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle ce matin Oui, pour des places de cinéma. Ah, peut-être pas, en fait, non. Je t'appelais juste pour te dire bonjour. Merci, Daniela. À très ah. bientôt. Des bisous. Non, je rigole. Je t'offre des places de cinéma pour partir partout <rire> où tu vas en Belgique. Bravo. Bravo. Merci, félicitations. Merci, merci à vous. Merci, Fran. Merci à toi, Daniela, d'être présente ce matin, de jouer avec nous. Je t'ai fait des gros bisous du côté de Côte-Fontaine. À très bientôt. Merci, pareillement. Bisous, Daniela. Alors, les amis des places de ciné, ce sera encore à gagner ce soir entre 17h et 20h chez David. Et d'ailleurs, Gilles, ce soir, on a rendez-vous avec le glacier Zizi. Oui. C'est une coïncidence, on en parle aujourd'hui. Eh bien, oui, c'est un glacier qui va nous mettre à l'honneur Fun Radio, oui qui l'a composé, il a créé une glace Fun Radio. Et ce sera à goûter. Vous allez pouvoir venir goûter gratuitement cette glace aujourd'hui. Ce sera à 18h sur le parking de Fun. Alors, je vous invite ici, Avenue Télémac 33 à Forêt, pour venir goûter la glace Fun Radio aux alentours de 18h avec le duo David dans C'est que du Fun. Je vous publie d'ailleurs maintenant. La petite info pour vous le rappeler sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve, quant à nous, demain, avec beaucoup de plaisir, entre 6h Tout et 9h. Fait. Mais en attendant, l'émission continue sur les réseaux sociaux. Tout à fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur la page du Summer Fun et sur la page de Fun Radio, bien évidemment. Ou d'ailleurs, sur la page de Fun Radio, vous retrouvez jusque ce soir un concours Aventure Park pour vous offrir des, parcs pour des places pardon, pour Aventure Park. Très simple. Vous likez la page, vous partagez le statut et vous notez en commentaire le nom d'un copain avec qui vous avez envie de partir. Et on vous rappelle juste après pour remporter vos places. Gilles, on publie nous la vidéo qu'on a fait ce week-end aujourd'hui sur la page Facebook de l'émission et franchement vous allez voir c'est le parc à ne pas rater pour aller s'amuser entre amis ou en famille, ciao les amis à demain dans quelques euh, instants c'est Audrey qui débarque avec plus de 40 minutes de son dance floor non-stop jusqu'à 13h, d'ici là c'est Benny Bros qui arrive, ainsi que unique et merci, bonne journée <musique> Mercy, mercy, mercy. Man, I'm no move move move Like I am, he wants it, wants it, wants see Only he can make me high, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Fire, bang, bang, dans le cœur des heures. J'aime quand tu lis entre mes lignes, pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Just la larme entre toutes tes belles paroles, j'ai laissé mis tout sur la. I don't want to make me dream oh, oh, oh, oh, oh, oh. My Lord have mercy mercy mercy Give The me money them in a party party party The all I am sexy sexy sexy Watch them just to follow me follow me follow me Have mercy mercy mercy Man of them no move me move me move me Shy guy yeah me want you want you want you Only he can make me I agree I agree I agree I Sur tous ces parle par là Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles Skip casse tous mes talons aiguilles Et, et je m'en vole Non personne m'impressionne Même si ton regard me des habits Même si tu sais viser dans le milieu Parlez, parlez, tabot, parlez, parler, je vois les gestes, pas les mots pour me faire rêver, rêver C'est ton écho est de voir tout ma peau cette fois je t'emmènerai dans mon monde dans ma lumière dans ton monde si tu es marcher dans mes pas Only you can make me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. yeah, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, le Radio. Fun radio. Fun radio. Fun. Fun. Radio. En même temps, on est déjà en plein milieu de la semaine, en plus que trois journées à tirer, puis hop direction le week-end, vous serez tranquille. En même temps, vous l'aurez bien mérité. Côté son Floor, pour débuter cette nouvelle heure, on va sortir le son de Jennifer Lopez dans un instant. Il y aura le son de Jonas Blue, Chris Cab et Youssoufa. Tout ça, ça arrive juste après Calvin Harris et Rihanna.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 C'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur le roi du matelas.be. Le Si les murs pouvaient parler. Est-ce qu'ils pourraient aussi spotter, maman Pourquoi tu demandes ça Parce que la semaine passée, j'ai dessiné une baleine sur le mur. Mais j'ai rien vu. Non, parce que papa a fait partir la baleine avec de l'eau. Ah, c'est comme ça. Et il a dit que le mur pouvait bien supporter ça. Oui, ça c'est vrai. Vos murs sont soumis à rude épreuve, peignez-les avec Lévis Expert. Bien plus résistant que les peintures standards. Maintenant, avec la garantie satisfait ou remboursé. vis. let's color. Fun, fun, radio. fun Radio. Fun Radio. Le son d'Anne Fleur. Fun Dance floor. I worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them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 I just need your body Nothing but cheating between us Ain't no getting off early Let my body do work, work, work, work, work, work, work Let my C'était sur Fun Radio. Hi, radio, radio, radio. I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun radio. This is what you came for. Fun radio. dance floor. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Ooh, ooh, ooh.